One Qibla présente le cœur en action, le corps de les salicains. En nom de Dieu, le salat et le salat et le salat et le salat et le salat et le Veyahdihilllahu falamudilllalah, wamayyuddlil falahaadiyallah. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu warasooluh sallallahu alayhi wa sallam. Ya eyyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tukatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon. Hama ba'd, wa rahmatullahi ta'ala. islam. Bienvenue donc. Une nouvelle séance de Madarij al qui les sentiers des itinérants, le cœur en action, toujours avec les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et ses enseignements, bien sûr, tirés du livre d'Allah azzawajal, et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi sallam, en ce qui concerne la spiritualité et le cœur dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, incha'Allah azzawajal, on va commencer avec une nouvelle station, Manzilatoun Okhra, qui s'appelle Manzilatou al-Sama'a, la station de l'écoute la station de de l'écoute pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de l'écoute on va voir inshallah azza c'est parce que c'est beaucoup cité dans le livre d'Allah azza jall, dans le Coran Karim il dit Imam Ibn qayyim rahimahoullahu ta'ala l'auteur ne mentionne ici wa qad amara bihi fi kitabihi wa athna ala ahlihi wa akhbara anna lahum al-bushra Allah azza wa jall il dit nous parle beaucoup de l'écoute dans le Coran Karim, il nous ordonne l'écoute, il nous ordonne d'écouter et Allah Azza wa Jall parle du bien de ceux qui écoutent. Et Allah Azza wa Jall, il promet la récompense pour ceux qui écoutent. Alors les versets vont suivre insha Allah, Allah wa Jall. Allah Subhanahu wa ta Ta'ala, il dit "Wattaqullah wasma'u". Craignez Allah et écoutez. Craignez Allah et et écoutez. Ça veut dire ici prêter écoute. À quoi entretient l'ordre d'Allah subhanahu ta wa ta'ala, "Et écoutez et obéissez." Écoutez et obéissez. Allah azza wa jalla, "Écoutez On va donner un exemple, ta'ala le met au une mère qui parle à son fils, à son jeune fils, son jeune fils qui lui donne un commandement, un ordre et que lui, il ne va pas le mettre en en pratique. Elle va répéter une deuxième, troisième fois. Après ça, elle va se mettre un peu en colère. Elle va dire, écoute. Donc ici, écouter, c'est pourquoi quoi Écouter pour, dans le sens de, obéir. Écouter pour recevoir l'information, recevoir l'ordre et le transformer en en accent en pratique qui est l'obéissance d'Allah subhanahu wa taala ici si parle parle bien sûr de le Coran le Al karim Allah Azza dit voilà eux dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit obéissance. Est-ce que ça c'est cité dans le Coran? C'est quoi la ayah ou le partie du, du ayah? C'est quoi? Le contraire. C'est sa mère Nawah. On a écouté mais en désobéi. Donc là c'est grave. Celui qui écoute, qui reçoit l'ordre dans la Azwjel, mais qui va désobéir. La question de connaître. Je le sais. Il y a des personnes que si tu veux leur faire un rappel par le livre dans la Azwjel par des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès que maintenant tu commences à citer l'aya du livre d'Allah azzawajal ou bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il va t'arrêter tout de suite il va dire je le connais déjà la question ici c'est pas de le connaître déjà peut-être tu le connais avant moi peut-être tu as connu ce verset, cet ayah avant moi mais la question ici c'est quoi c'est sa mi'na wa ata'na on écoute et on obéit ou bien sa mi'na wa asayna, on écoute et on Allah azza wa jalla nous parle des deux types de personnes Ils sont citées dans le Coran Karim entre autres dans Al-Baqara Allah azza wa jalla il dit al-qawla fa yattabi'una ahsana ulai'ka alladhina Allah azza wa jalla il dit annonce la bonne nouvelle à ses serviteurs al-qawla fa yattabi'una ahsana ceux qui écoutent la parole et qui vont suivre le meilleur de cette parole. Ça veut dire ici, déjà on a une écoute qui est sous une certaine forme, une écoute sélective. On va parler de ça plus tard, Inch'Allah. يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ Lorsqu'on écoute, ça veut dire lorsqu'on écoute les paroles de sagesse. On ne parle pas ici de la parole d'Allah Azzaud. On parle des paroles de sagesse d'êtres humains qui sont comme nous, qui pourraient dire des choses qui sont vraies et d'autres choses qui sont qui sont fausses. On sait que, comme on le sait, que la hikma, les paroles de sagesse, la sagesse, en général, c'est la quête du croyant. Que le croyant, là où il va trouver la sagesse, il va l'apprendre, il va même si la personne qui va dire ces paroles de sagesse, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette personne sur autre chose. Peut-être que je n'aime pas cette personne en tant que telle. Mais si elle dit des paroles de sagesse qui sont vraies, je vais les, je vais les accepter. il pourraient m'être intéressantes. Par contre, ici, Est-ce que dans ma quête pour la sagesse, est-ce que je prends du n'importe quoi Est-ce que j'amasse du n'importe quoi Non. « Istami'ouna al-qawla fayat tabi'ouna ahsana » Ici, faire une sélection du meilleur des paroles que j'ai entendues pour les suivre. « Je ne suis pas du n'importe quoi. Je suis ce qui est bien, encore plus que ça, ce qui est le meilleur. » احسن الذين هداهم الله c'est ceux là qui sont guidés c'est ces personnes là qui sont des personnes qui sont douées de douées Allah azza wa jalla dit et quand le Coran est lu alors écoutez-le et réfléchissez-y afin que vous soyez miséricordieux. Si le lorsque le Coran est récité alors écoutez alors écoute vers quoi vers la récitation de al-qur'an wa et gardez le silence afin que allah azza wa il soit miséricordieux envers vous subhanahu wa ta'ala wa ja'ala al allah azza wa dit que lorsque lui il donne al-isma' c'est quoi al c'est lorsque allah azza wa nous permet d'écouter Il faut faire la différence ici, on va voir plus tard inchallah La différence entre écouter et entre, ou bien entre la capacité d'écouter sa mère et entre l'ouïe. L'ouïe ici qui est un outil, un sens que Allah Azza wa Jal nous, nous a accordé. La partie majeure des créatures vivantes, Allah Azza wa leur a donné un appareil d'ouïe qui est qui est fonctionnel. Ça veut dire ici écouter des sons, pouvoir écouter des sons, des voix ou autre chose dépendamment de la personne ou bien du type de créature ou autre chose. Mais ce n'est pas ça qui est voulu lorsqu'on parle ici de l'écoute. C'est parce que ça, c'est l'écoute qui est ni'ma d'Allah azzawajal, qui est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle ici d'autre chose. C'est la, la différence entre écouter et entendre. Écouter entendre. Il y a une différence ici, mais tu vas voir plus tard, Inch'Allah, que même au niveau d'écouter. Donc, il y a une différence, bien sûr, entre entendre et écouter. Ce que j'entends, c'est quelque chose, mais ce que j'écoute, ça veut dire j'essaye de, de prêter écoute à quelque chose, de prêter attention à un son en particulier. Donc, si on va dire, qu'est-ce qu'on peut entendre dans cette salle Il y a plusieurs choses qu'on est en train d'entendre actuellement, mais probablement que dans le temps actuel, probablement que vous êtes, quoi vous entrez sur mes paroles, parce que vous êtes là pour, pour la halaqa. Mais il y a d'autres sons, il y a des sons de le bruit de le bruit de fond et ainsi de suite, donc il y a d'autres sons qu'on peut entendre, mais on va prêter écoute vers quelque chose. Mais on va voir même cette écoute-là, ce n'est pas suffisant. C'est encore plus profond, ce que Allah Azzawajal, il veut de nous, subhanahu wa ta'ala, qu'on on va le voir dans un certain moment. Donc Allah Azzawajal, il dit, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ Si Allah Azzawajah savait qu'il y avait du bien dans cette catégorie de person, Allah Azzawajah nous parle d'une certaine catégorie de person, des gens qui sont égarés du chemin d'Allah Azzawajah. Si Allah il savait qu'il y avait du bien dans eux, il leur, il leur aurait accordé la capacité de faire justement ce samar, cette, cette écoute-là qui est une écoute bénéfique. Mais Allah Azza il dit « وَلَوَ أَسْمَعَهُمْ » Si Allah Azza wa ces personnes en particulier, parce qu'il n'y a pas de bien dans ce genre de personnes, si Allah leur avait accordé la possibilité d'écouter et de comprendre le message d'Allah, on va y revenir plus tard, Incha'Allah Azza qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se détourner du message d'Allah Azza Ils ne vont pas le mettre en, en pratique. Donc là, on est déjà en train de voir qu'il y a plusieurs plusieurs niveaux d'écoute ici que Allah azza wa il veut de nous plusieurs niveaux de de sema'a qu'on va distinguer dans un moment insha Allah subhanahu wa taala an adaihi wa anhu les ennemis d'Allah azza wa ils se sont détournés complètement de l'écoute de quoi de l'écoute du message d'Allah azza wa وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيِّهِ Allah Azza il dit que les mécréants, ça, ils l'ont fait depuis le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit quoi Il ne faut pas écouter le Qur'an. Faites le lago, faites, faites du bruit, faites autre chose pour que vous ne prêtiez pas attention à le Qur'an. On le sait, ça c'est connu dans la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait des mouchriquines, certains de ses ennemis de Quraish, qui empêchaient les gens d'écouter le Le Coran, parce qu'il disait que le Coran, ce n'est pas bien pour vous, ça pourrait avoir un effet de magie sur vous, ça pourrait vous attirer, autre chose, faut il faire, faut faire attention. Et ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui, ça continue jusqu'à aujourd'hui jusqu aujourd qu'il y a encore des gens et des groupes et des puissances et des parties, autre chose qui disent qu'il ne faut pas écouter le Le Coran, faut pas écouter le message du Coran, pas seulement la récitation du Coran mais le message du Coran en tant que religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. iman al wa wa wa kam min ta'ala la yasma'un. As-sama' l'écoute, quoi c'est un chemin vers la foi. La foi son essence, il se trouve où L'essence de la foi c'est où Non Dans le cœur, donc ici le noyau de la foi, de l'iman, il se trouve à l'intérieur de, de Al-Qalb, du cœur. Qu'est-ce qui mène vers le cœur Qu'est-ce qui mène vers le cœur Ça c'est le cœur, s'il y a l'iman ici à l'intérieur, qu'est-ce qui mène vers ce cœur à l'intérieur Allah Azzawuddin nous a accordé des, des chemins, des conduites en quelque sorte, qui mènent vers le cœur. Qu'est-ce qu'on a ici comme conduite Principale. l'essence plus particulièrement. La donc la vue, n'est-ce pas la vue, Absar. Donc ici c'est la la vue avec c'est l'œil avec lequel on peut voir. Donc ça c'est une Donc ici il faut être c'est à l'intérieur, c'est le cœur. Donc, on a aussi une capacité ici d'arriver vers la foi parmi les, les canaux qui nous mènent aussi vers la vérité, qui nous rapproche de la vérité, c'est la réflexion, vikra, ça c'est interne. Mais si on parle de ce qui nous vient de l'extérieur, des données qui nous viennent de l'extérieur, quelque chose que je ne possède pas et qui va venir de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a les deux qui sont principales, c'est quoi C'est la vue ou bien l'ouïe, la capacité de voir et, et d'entendre. Sama'u ou al-bassar. Ça se répète beaucoup ça dans le Coran al-Karim. Sem'a al-bassar. Sam al-bassar. Voir et entendre. Voir et entendre. C'est pour ça Allah Azza dit dans plusieurs ayats. FLAS la Ne sont-ils pas capables d'entendre encore une fois? sema, parce Parce à travers al les Qui pourrait nous rappeler? On a parlé de ça dans d'autres séances antérieures. Peut-être ça fait plusieurs mois. Mais qui pourrait nous rappeler les signes d'Allah Azzawajal, les ayat d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont de deux types. C'est quoi ces deux types On a deux types de, de signes d'Allah Azzawajal, des ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a les signes qui sont... Réciter les signes qui sont récités, qui sont quoi, qui sont les messages d'allah azawajal à travers ses prophètes. Pour nous, c'est le message qui est le Coran, message du prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ça, c'est les versets qui sont récités qu'on peut entendre, sama'ul Quran. Et qu'est-ce qu'il y a le deuxième, deuxième type, de signes d'allah de deux ayat, ayat qui sont visuels mashhuda bi ce qu'on peut voir ça c'est les signes d'Allah dans cet univers c'est pour ça dans le Coran Karim Allah azza il nous incite beaucoup il nous encourage à méditer sur la création des cieux et de la terre afalam yanduru afalam yanduru ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu ils pas... donc ici la capacité de voir est aussi et aussi d'écouter comprenez donc encore une fois il dit le ibn al-qayyim rasulul iman euh, Wada'ihi wa mu ali muhu, que cette capacité d'écoute semer, c'est le messager. Le messager du cœur. C'est lui qui porte la foi vers le cœur. Il porte la vérité vers, vers le cœur. Donc ça, c'est une grande ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala nous a.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 Qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce on écoute qu Est-ce que c'est Est -ce que n'importe quelle chose qu'on écoute qui va nous mener vers Allah azzawajal? Qui va nous mener vers, vers la foi Vers le iman Non. Donc comme on va le voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'écoute, qu'est-ce qu'elle fait Elle va elle va faire bouger le cœur. Donc ici, il y a déjà un message qui rentre à travers un canal qui est notre Oui ici, mais qui devrait faire bouger le cœur selon l'essence de ce qu'on peut, qu peut écouter ici. Et que cette action du cœur, lorsque le cœur, il bouge, ce soit pour avancer vers quelque chose ou bien pour prendre la fuite. On est tous d'accord qu'il y a Des sons qui attirent l'être humain. C'est pas si on met, par exemple, un, un jeune enfant de 3 ans, de 4 ans. On va lui mettre certains sons. Il y a des sons, même s'il ne peut rien voir, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des sons qui suscitent son intérêt, donc il va avancer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il y a des sons qui vont lui faire peur. Et qui vont faire en sorte que cet enfant va courir dans, dans le sens inverse, opposé de ce sang. Donc, on peut voir ici que le sang, déjà, il a... Un impact sur le cœur. Soit l'action ici, ça va être d'avancer, de susciter un intérêt, ou bien de susciter une, une crainte et une peur. Ça veut dire que ça va nous repousser, nous éloigner de, de la chose. Le Coran al-Kalim, si on parle de le Coran al-Kalim, de l'Ivdallah Azzawad, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi, entre autres, c'est quoi, quoi l'action qu'il suscite à l'intérieur du cœur de rapprocher est-ce que c'est toujours de rapprocher ça rapproche de quoi donc ça ça peut rapprocher de ce qui est halal ça peut rapprocher de ce qui est donc simple exemple pourrait dire on a un projet pour aider des orphelins et là on a besoin que vous allez contribuer ce soir et là qu'est-ce qu'on va dire on va mentionner des ayats de Al-Qur'an Karim وَلَا تَحَرْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ كَالَّابَلْ On va mentionner des ayats. Donc ces ayats-là vont avoir un effet sur le cœur de plusieurs personnes, que ces personnes-là vont s'avancer, vont sortir un montant de leur poche et ils vont faire une sadaqa pour Allah. C'est ce qu'on appelle ici l'effet du message à travers l'écoute, qui va avoir un effet sur le cœur qui le rapproche Est-ce qu'on a un exemple opposé Donc les choses qui sont dénoncées par le Qur'an, ça va faire l'effet qui est contraire. Donc euh, si Allah dit si quelqu'un il veut faire l'rib, il faire commencer à faire la la médisance, parler du mal de son frère qui est absent, qui n'est pas présent avec nous et qui commence à parler du mal de lui sans justification, sans exception. Alors là on va lui dire Allah Azawadil il dit a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan? Allah Azza wa il dit que manger, que faire la médisance envers ton frère, c'est comme manger la chair de ton frère qui est mort devant toi. Est-ce que tu aimerais ça manger son cadavre s'il était devant toi maintenant mort ça, ça, Qu'est-ce que ça va faire dans le cœur du croyant Ça va le, le repousser, il va revenir en arrière. Donc là, il ne va pas avancer vers le riba, il va revenir en arrière, il va craindre, il va être apeuré, terrifié en quelque sorte. Taïm. وحقيقه السمع دونك انا بايت سواء اصحاب واصحاب السمعي منهم من يسمع بطبعه ونفسه som فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه دونك لا نات 3 نيفو اينو بارلي سي سكي سكي يكوت نيمبوركيل يكوت دون لا في يا 3 نيفو Nature, qui pourrait nous citer un exemple. OK, donc, quelqu'un qui a un intérêt pour un sujet particulier, comme le frère l'a dit ici, quelqu'un qui a un intérêt pour la musique, il va juste entendre et écouter, ou bien prêter écoute lorsqu'on parle de... De la musique. Donc ici, déjà, on a une certaine écoute sélective. Donc on va le voir plus tard, Inch'Allah, que l'écoute sélective, ça peut être bien, ça peut être mal. Okay? Donc ce n'est pas toujours qu'on ne fait pas d'écoute sélective et ce n'est pas toujours aussi qu'on peut faire une écoute sélective. Donc ici, soit ça peut être une écoute sélective que moi, les sujets qui m'intéressent, je vais écouter. Ceux qui ne m'intéressent pas, je ne vais même pas prêter écoute. Ce serait quoi le danger avec ça selon vous? Quel serait le danger avec ce niveau-là, ce type d'écoute? Que si moi j'écoute seulement ce qui va avec mes intérêts, avec mes tentations, avec mon hawa, avec mes passions... Donc, soit qu'on va pleinement s'y mettre dans cette chose, donc on va être immersé, on va être complètement à l'intérieur de cette chose. Donc, ça, c'est l'effet direct. Et il y a aussi un effet indirect qui va être impliqué aussi. C'est quoi l'autre effet indirect L'influence Eh bien, c'est ça. C'est que je viens de m'imposer ici une balise, un cadre des limites que tout ce qui est à l'extérieur de ce cadre, tout ce qui est à l'extérieur de ces limites, Je ne vais pas l'écouter. Je ne suis pas intéressé à l'écouter sachant que ce qui est à l'extérieur de ça, ça pourrait être des choses très utiles pour moi, peut-être très importantes pour moi. Ça pourrait être la vérité que je, que je ne connais pas encore. Comprenez Donc ça, c'est comme on a parlé tout à l'heure lorsque les mouchriquins ils disent « La t'asma'u lihada al-Qur'an ». Il ne faut pas écouter le Qur'an. Il faudrait fermer vos, vos oreilles. Il ne faut pas écouter. Et ça, ça vous rappelle encore une fois, c'est pas seulement les mouchidikines dans le temps du prophète, alayhi wa sallam, que quelqu'un va dire ils étaient des bédouins, ils vivaient dans le désert et tout. C'est même des personnes qui vivent dans, dans notre ère et qui vivent dans des métropoles et qui ont des, plein de moyens, des bibliothèques et des moyens de communication et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit d'entendre ou bien d'écouter la vérité, le haq, la religion d'Allah Azzawajal, dès que le mot religion, dès que le mot foi, dès que le mot Dieu Allah, le Créateur, il sonne, qu'est-ce qui se passe La personne, elle, ferme ses oreilles ou bien elle, se détourne, il ne veut pas entendre. Donc ça, c'est une étude qui, une, écoute, qui est sélective ici, mais qui est sélective dans, dans le mauvais sens. Parce que ça, c'est « Ya souddou nefsahou an sabirillah » Ça, c'est quelqu'un qui est en train de fermer la porte de la miséricorde d'Allah Azza Il se ferme lui-même la porte. Il ne veut pas recevoir la vérité. Il est complètement fermé à à la vérité. Par la suite, il nous dit ici, Deuxième niveau, encore meilleur, meilleur que le premier, ceux qui écoutent selon leur état, selon leur foi, selon leur raison et selon leur leur cœur. Et ces personnes-là vont être exposées à la vérité, au message d'Allah Azza Le plus qu'ils sont ouverts, le plus qu'ils ouvrent leur cœur et leur raison, le plus que ils vont être exposés à à la vérité. Et le troisième niveau encore plus, plus haut que ça. بالله, Donc là, c'est on est dans la quasi-perfection. Ce qui est inclusif et exclusif. Qu'est-ce qu'on veut dire Inclusif, ça veut dire ça c'est la personne qui écoute tout ce que Allah ودل, il aimerait ou bien il aime qu'elle qu'elle écoute et qui n'écoute pas tout ce que Allah azawajalla n'aime pas qu'elle qu écoute lui il écoute par Allah يسمع بالله ça c'est dans le hadith authentique dans le hadith kudsi authentique du prophète صلى الله عليه وسلم que Allah azawajalla il dit par moi il écoute et par moi il Il voit, ça c'est le serviteur qui devient un wali d'Allah Azawajal tellement proche d'Allah Subhanahu wa Taala que Allah il le protège dans tout, même dans ce qu'il écoute Allah Azawajal il va le mener vers écouter ce qu'il aime. Tout ce que Allah Azawajal il aime, cette personne-là automatiquement ses oreilles, son cœur va être ouvert à ça. Parce que la nature de cette personne-là, ça va être une, ça va devenir une nature qui est quoi Une nature qui est Pur, C'est une nature qui est pure. Donc la personne, elle n'a pas assez forcé pour savoir ça. Allah azawajalla, il l'aime, je vais l'écouter. Ça, Allah azawajalla, il ne l'aime pas, je l'écoute pas. Non, ça va arriver de façon qui est naturelle. Son cœur va être attiré vers tout ce que Allah azawajalla il aime. Et son cœur va être aussi quoi? Détaché de l'écoute de tout ce que Allah azawajalla il n'aime pas. Subhanahu wa taala. donc là on a parlé de la personne qui écoute. Oui. Oui. C'est certain que ce n'est pas pleinement compatible, ça c'est certain. Et c'est certain que ce n'est pas pleinement compatible avec le hayat ou dunya en général. C'est parce que dans le hayat ou dunya, qu'est-ce qu'on a dans cette vie du bas monde Pour Coran, le Karim nous en parle beaucoup. On a deux messages dans cette vie du bas monde. On a le message qui appelle vers la vérité, qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle vers l'akhir, vers l'au-delà et après ça vers le succès aussi dans la dunya. Et qu'est-ce qu'on a comme deuxième message C'est quoi le deuxième message Afouane Shaitan, donc on n'a pas seulement une seule, un seul message dans cette vie. Ça on le sait parce que si on avait seulement un seul message dans cette vie, ça serait très facile de suivre le message d'Allah Azzawajal et d'entrer au paradis. Vous comprenez Mais là, on a un autre contre-message. Le contre-message, c'est le message de... De un shaitan, il y a un qui appelle vers Jehanem. Et il y a aussi, un peu avec le message du shaitan, on a le message de notre nefs à l'intérieur. Nafsul Amara to sous notre nefs, qui a cette composante, parmi ses composantes, il y a une des forces de nefs à l'intérieur qui appelle vers le mal, qui appelle vers la paresse, qui appelle vers la dounia, qui appelle vers les tentations et qui appelle, qui appelle. Et ça, bien sûr, on n'a pas vraiment à l'expliquer ou à le démontrer, n'importe quel être humain. Il, il le vit dans sa vie quotidienne de, de tous les jours, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous appelle parfois soit vers les tentations, vers les paresses. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui aimerait ça, quoi Toujours euh, y aller avec des restrictions et avec des interdits et toujours travailler et bosser et faire des sacrifices. Ok, ça, ça n'existe pas. N'importe quel être humain, si on lui donnait la possibilité d'avoir une vie garantie comme ça, faire tout ce que tu veux, le repos, la paresse et tu vas avoir tout ce que tu aimerais avoir, n'importe quel être humain va dire, va dire oui. Mais par la suite, dans les faits, soit il y a quelqu'un qui ne croit pas en Allah, mais qui ne veut pas être paresseux, parce qu'il ne veut pas, comme on dit, ne pas réussir sa vie, donc il croit que pour avoir de l'argent, ou le pouvoir, ou autre chose, le paradis sur terre, il faut travailler, il faut bosser, il faut se mettre des restrictions. Et il y a celui qui croit en Allah, et qui croit que la réussite est encore plus grande que ça, que pour avoir la réussite, le falah auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il faut faire Comme Allah, il dit, il faut savoir maîtriser Nefs et de lui interdire de suivre l'Haoua, ça veut dire les tentations et les passions et ainsi de suite qui ne sont pas limitées par le cadre du Halal. Donc oui, lorsqu'on écoute seulement, lorsque la personne elle arrive à écouter seulement ce que Allah elle aime et elle n'écoute pas le reste, c'est certain que ce n'est pas compatible avec la majorité de ce que les personnes aux alentours de nous, ils ou elles font. C'est bon Ça répond à ta question maintenant on se tourne vers le message ce qui vient de l'extérieur ce qu'on qu écoute qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien alors il dit ici c'est de trois types un message un message que Allah Azza wa que Allah Subhanahu wa Ta'ala il encourage, que Allah Azza il a parlé du bien de ceux qui écoutent ce message, de ceux qui écoutent cette voix, ce da'i, cette invitation. Et quelle serait cette écoute selon vous On parle de quoi exactement Dans cette première catégorie. Kalamullah avant tout la parole d'Allah qui est bien sûr le Coran. La Plus belle chose que qu'Allah Azzawuddin aimerait, qu'on écoute, c'est quoi C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas meilleur que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a, a rien de meilleur, impossible. Qu'est-ce qu'on a aussi qui rentre dans ça Les règlements. Les règlements. Quels règlements est-ce qu'on parle Les règlements. Donc les règlements du Qur'an. Qur Qu'est-ce qu'on a aussi Écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc, de se mettre dans notre tête que si moi j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur après le Qur'an Que d'être devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'écouter directement ses paroles sallam? Rien de meilleur que ça, impossible Sachant qu'on n'est pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'est pas avec nous Qu'est-ce qu'il y a avec nous C'est sa sunnah, alayhi salatu wa alayhi salam. Je ne peux pas entendre sa voix, mais je peux quand même entendre c'est quoi, ses paroles, ses enseignements, sa vie, alayhi salatu wa salam. Et il n'y a pas mieux que ça. L'être humain ne peut pas être guidé. Il n'y a pas un être humain qui peut être guidé sans le livre d'Allah, azzawajal, et sans la la vie du prophète, sallamahu alayhi salam. « Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasana. Liman kana yardu Allah wa al-yawm savez très bien je le sais c'est certain que toute personne qui est ici a déjà parlé entendu parler de ça Et ce n'est pas notre sujet mais je vais juste donner un petit comme ça juste une petite yani tanbih comment dit une petite petit rappel un petit point de réflexion c'est libre à vous de faire votre réflexion c'est pas notre sujet pour pour ce soir mais parfois des choses que les gens pensent Être tellement compliqué, il suffit de faire une petite réflexion logique très très simple de 2-3 minutes pour arriver à la vérité. Alors, vous avez tous entendu parler de la fameuse, ou bien du fameux, du fameux appel de ceux qui disent qu'on n'a pas à suivre la Sunna. On suit seulement le Coran le al-Karim. Alors, on dit à ces personnes-là, ça veut dire que dans ta vie, tu vas suivre le Coran... Par contre, à chaque fois que tu as besoin d'inspiration humaine, vous savez, c'est quoi les inspirations il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont inscrits même de nos jours sur les réseaux sociaux, Facebook et tout. Il y a des pages comme ça, citation du jour, quote of the day, je ne sais pas quoi, pour commencer ta journée avec plein d'énergie. Et il y a des gens comme ça qui sont abonnés à ce genre de pages qui, qui ont parfois des millions de personnes, millions d'abonnés, ainsi de suite. Alors, c'est pour avoir ton fameux quoi Einstein a dit, euh, Jean-Jacques Rousseau a dit, euh, Newton a dit, donc des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des, des musulmans qui s'inspirent de ça Oui, pas, et parce qu'il n'y a, a pas un être humain sur cette terre qui peut vivre sans inspiration. Vous comprenez, Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'a pas de modèle à suivre. Chacun a des, des modèles à suivre. Alors, admet ce qui est incroyable avec ces personnes-là qui se prétendent être musulmanes et de croire en le prophète sallallahu alaihi wasallam et qui suivent seulement le Coran, c'est que cette personne-là dit "Ok, moi, je suis le Coran. Par contre, lorsqu'il s'agit du prophète sallallahu alaihi wasallam, hadith." Ah, je fais skip. Je ne peux pas me permettre. Je peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas me permettre d'utiliser ça comme source d'inspiration. Par contre, je vais dire, comme on a dit, Victor Hugo a dit. Jean-Jacques Rousseau a dit, vous comprenez Ça, c'est incroyable. Comment tu peux croire que quelqu'un soit un prophète d'Allah, alayhi salatu wa et qu'en même temps, tu vas t'interdire de Le prendre comme source d'inspiration alors que tu prends comme source d'inspiration d'autres personnes qui sont soit des penseurs ou des philosophes ou autre chose que tu le sais très bien qu'ils ne sont pas des prophètes d'Allah Donc ça c'est contradictoire, ça revient à dire que moi je ne crois pas que Mohammed il est Rasulullah, ce que cette personne-là elle est en train de dire de façon de façon indirecte. Vous comprenez Donc ici, « Sema », l'être humain, on a tous besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de la « halaqa » et pas seulement cette « halaqa », et des « halaqa ». Et même lorsqu'il n'y a pas de « halaqa », on a besoin dans notre journée, à chaque jour, sans exception, de notre petit weird, de notre petit moment de rapprochement dans la azal écouter quelque chose, écouter le Qur'an Karim, écouter lire un hadith du Prophète sallallahu alaihi wasallam, me mettre comme si aujourd'hui j'ai pris cinq minutes que je vivais avec le Prophète sallallahu alaihi wasallam et il m'a appris quelque chose de de nouveau. Sinon, à part ça, avec sans avoir accès à ça, je peux pas avoir la guidance. Je peux pas être sur ces ratos al-mustaqim si je reste dessus c'est vraiment un miracle c'est avec de, un effort qui est exceptionnel que c'est euh, un, un taux de réussite très très minime, très très minime. vous comprenez donc ici le besoin pour al-sama' sama' al wahi qu'est-ce qu'on a aussi qu'est-ce qui pourrait nous être un sama' qui est utile qui rentre dans ça de l'écoute qu'Allah azzawajal il aime livre d'Allah azzawajal La vie du prophète, sallallahu alayhi wasallam. qu'est-ce qu'on a aussi Les rappels, le dhikr. Qissas salihin barakallahu fikoum, donc les histoires de personnes qui étaient pieuses avant nous, qui sont décédées, comme on a mentionné la dernière fois, pour prendre ça comme inspiration, qui nous rappellent que même si on n'est pas prophète, même si on est une personne qui est faillible et qui a des erreurs et qui est imparfaite et ainsi de suite, on peut avoir une vie pleine de, de lumière et de piété, de taqwa d'Allah, et ainsi de suite. Et le plus qu'on se rapproche, c'est pour ça, certains disent, je pense c'est l'imam Abu Hanifa il dit, salihin, ilaya min min il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, je préfère ça à beaucoup de questions de fiqh de jurisprudence qui ne sont pas grandement utiles ça veut dire des questions qui ne sont pas directement reliées au Coran et à la sunna du prophète alayhi salat wa le plus qu'on connaît le problème des musulmans aujourd'hui c'est que ne connaissent pas le livre d'Allah Azza wa Jaya, ne connaissent pas leurs prophètes sallallahu alayhi wa sallam très bien ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur personnalité. Vous comprenez, c'est parce que ça c'est un message c'est une, c'est on a en quelque sorte on a éradiqué Le message d'Allah Azza wa Jalla, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne dis pas ici, je parle même des pays, soi-disant musulmans. On a enlevé ça de, du programme éducatif. Il y a de cela deux ou trois générations. Doucement, doucement, on enlève pour qu'il y ait des générations de musulmans qui grandissent et qui ne connaissent presque rien sur leur religion. Celui qui n'a qui pas de repère ne va pas avoir de, de foi qui est, qui est ferme qui est solide. Parce qu'encore une fois, ici le cœur est en train de crier, il dit « Nourrissez-moi, donnez-moi de l'information qui est utile, j'aimerais ça. » Mais il n'y a pas, il n'y a rien qui arrive, c'est sec. Et c'est normal que lorsque c'est sec, le cœur en tant que tel, il va devenir, il va durcir, il va devenir, il va devenir dur. Et là, par la suite, ça commence à avoir l'effet inverse. C'est quoi l'effet inverse L'ignorance, mais ce qu'on appelle ici l'ignorance qui est complexe, « Jahlul murakab ». C'est de ne pas savoir et de penser qu'on qu le sait. Comprenez Vous savez, ça c'est la pire des choses. <rire> Je vais vous donner, vous savez, vous le savez très bien, les gens, il y a beaucoup de personnes qui, qui font des blagues sur les, Am les Américains. Comme quoi les Américains, ils ne connaissent rien du monde à, à, à part leur propre pays, ne connaissent pas les, les, autres, euh, les autres pays à travers le monde. Il y a même des gens qui ont fait comme ça des expériences avec des vidéos sur Internet. Okay. C'est Ça, ça peut être vrai jusqu'à une certaine limite, ok Mais pour ne pas seulement voir de l'autre côté et ne pas voir notre côté à, à nous aussi. Je regardais cette, cette semaine une vidéo. Quelqu'un a fait une expérience comme ça en Égypte. Si je dis l'Égypte, ce n'est pas juste pour viser l'Égypte. C'est le cas malheureusement de la partie majeure des, des pays arabes et musulmans et ainsi de suite. Parce que c'est le djah, l'ignorance. Et là, on a demandé à des personnes à l'extérieur, dans la rue. On leur a dit, est-ce que vous pensez... Que c'est possible que il y ait des extraterrestres qui descendent sur nous, qui descendent sur notre terre ici. Quelqu'un, il a dit une réponse. Ça c'est un homme dans la cinquantaine. On ne parle pas ici d'un jeune enfant. Ok, il dit non, non, non. Les extraterrestres probablement ça descend seulement en Amérique, mais pas en Égypte, parce que l'Égypte c'est la terre dans laquelle le Coran il a été révélé. Ok, donc ça c'est jahal fawqa jahal fawqa jahal. Zulumatun baghduha fawqa. C'est un niveau incroyable ici d'ignorance dans laquelle plusieurs musulmans ils vivent. Ils pensent que le Coran a été révélé en Égypte alors que le Coran a été révélé en fi, fi Mecca. Et en plus de ça, ils pensent que les extraterrestres ne viennent pas s'il si, si y a révélation dans le Coran. Comprenez, donc ça c'est le jahle. Je sais que c'est drôle, ça peut être raconté comme des blagues, mais c'est une vérité malheureusement. Le Et lorsqu'on a des gens qui atteignent ce niveau-là de djell et d'ignorance, par la suite, bien sûr, on peut leur dire du n'importe quoi. On peut leur dire, crois pas au Coran, on crois pas, on croit pas à la, la sunna, Il faut juste suivre le Coran. Et après ça, quelqu'un d'autre va dire, mais le Coran et ainsi de suite. Juste avant, je sais qu'il y avait deux deux mains qui étaient levées, mais rapidement, il y a l'un des ulama. Ça c'est un savant. Après ça, je vais dire, c'est quoi, c'est quoi le nom de ce savant? Ça c'est un savant du passé, connu, ok, il y a de cela plusieurs siècles, l'un des grands savants de l'islam. Une fois il est monté sur un navire, sur un bateau, pas pour une croisière de tourisme ou autre chose, non, c'était pour se déplacer d'une terre vers une autre, ok. Et dans le temps bien sûr, c'est pas des bateaux de luxe comme on a de nos jours et ainsi de suite, c'est un petit navire, peut-être avec une vingtaine, trentaine de personnes, Allah Ta'ala a'lam, tu payes un certain frais et tu montes et on va te transporter. Donc là, il est monté. Et comme c'était le cas de plusieurs savants, il voyageait pourquoi Pour, pour l'ilm, pour chercher la science. Donc, d'une terre vers une autre, il va chercher des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fiqh, ainsi de suite. Et là, Talabatul ilm", les, ceux qui étudient la religion, ils avaient besoin de, bien sûr, d'argent. Ce n'étaient pas tous des personnes qui étaient riches, et ainsi de suite. Mais ils, étaient, ils essayaient d'économiser pour pouvoir se déplacer, voyager faire talaboul ilm d'une terre à une autre. Il avait une... Un petit sac comme ça avec 100 dinars à l'intérieur. Pas le dinar qui est connu aujourd'hui, la monnaie. C'est 100 dinars, ça veut dire ici 100 pièces d'or. C'est de l'or. Donc, c'est pas mal une grande valeur ici, 100 dinars. Pas de carte crédit, pas de carte débit, rien du tout. Donc, tu dois porter le, le cash et de l'or avec toi. Donc, il a caché ça et il voyageait avec ça. Lors de son petit séjour, il y a une personne qui lui parlait de façon très très amical, quelqu'un qui s'est rapproché de lui, lui parlait comme ça. Alors, ce savant-là lui, lui a fait confiance parce qu'il a vu que c'était une personne très, très ouverte d'esprit, qui aimait discuter et ainsi de suite. Et en parlant, il a glissé l'information, il a dit que moi j'ai sur moi 100, 100 dinars. La vérité est que l'autre personne, c'était quelqu'un de malhonnête, qui ne craignait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a trouvé ça comme une opportunité. Il a pris un petit moment, après ça, il a commencé à crier et à pleurer. Les gens, ils ont dit, qu'est-ce qui arrive Il a dit, j'avais 100 dinars sur moi et quelqu'un les a volés. Quelqu'un a volé mes 100 dinars. Ils ont dit, tu es sûr Il a dit, oui, Wallahi, par Allah, quelqu'un a volé mes 100 dinars, c'est beaucoup d'argent ça. Alors ils ont dit, on n'a pas le choix. Toute personne sur ce navire, on va, on va la fouiller. Et ils ont commencé à fouiller une personne par une personne. Là, mettez-vous à, à la place de ce, de ce savant. Vous avez un grand montant d'argent sur vous. Et là, on va arriver sur, à votre tour, on va vous fouiller, on va trouver le même montant. On va dire, tu es un voleur, tu as volé l'argent de l'autre. Ce savant, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris ce sac de sandina et en cachette, il l'a jeté dans l'eau de la mer. son argent à lui. Il jette son propre argent. Là, on arrivait à lui, on le fouille, il n'y a rien du tout, on a fouillé tout le monde. Il n'y a rien, il n'y a pas de cent dinars sur ce bateau. Là, ils ont commencé à insulter l'autre monsieur, l'autre gars, que tu, toi, tu es menteur, tu es... Après ça, il s'est retourné vers ce savant. Il a dit, par Allah, j'aimerais te, te questionner. Par Allah, dis-moi comme ça en cachette. Comment tu as fait pour pour cacher cet argent. Il a dit, je l'ai jeté dans la mer. Il a dit, mais toi, tu es fou, tu es malade, est-ce qu'il y a quelqu'un qui jette 100 dinars dans la mer Il a dit, écoute, moi j'ai passé ma vie, toute ma vie, à récolter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu penses que pour 100 dinars, je vais risquer à perdre mon honneur et mon intégrité auprès des des musulmans juste pour 100 dinars Non. Je préfère jeter ces 100 dinars que d'être dans une situation dans laquelle les gens vont me traiter de, de voleur et s'ils me traitent de voleur, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Comprenez vous Voyez. Donc là, il a sacrifié le 100 dinars Pourquoi Pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce savant-là, il s'appelle, vous le connaissez très bien, il s'appelle Imam Bukhari, rahimahullah. Alors il y a de nos jours des gens qui viennent, ils te disent Bouchari, il ne faut pas suivre Bouchari. On ne connaît pas, c'est qui ce Bouchari Peut-être il a volé, peut-être il disait des mensonges ce Bouchari. Comment faire confiance à Bouchari Mais c'est normal que celui qui est jaloux, celui qui est ignorant, celui qui ne connaît pas grand-chose sur la religion dans l'Arzawajil n'a pas de culture. C'est certain que tu vas commencer à croire du n'importe quoi. Comprenez Celui qui connaît la religion dans l'Arzawajil Certains minimums de connaissances Ce genre de choubouhat Ce genre de doute ne vont même pas entrer Dans ton cœur, parce que tu le sais avec ta logique Avec ta raison que c'est du Du non-sense Donc ici l'importance comme on a mentionné de as qu'est-ce qu'on écoute Numéro 1 Masmou'un yuhibbu Allahu wa yarda, Ce qu'Allah Azza wa aime subhanahu wa ta'ala Numéro 2 Masmou'un yubriduhu wa yakrahuhu Wa nahaa anhu wa madahal Mu'ridina anhu Allah azawajalla, il y a un deuxième type ici qui est le masmou, ce qu'on écoute les choses qui ne sont pas bonnes et que Allah azawajalla il n'aime pas qu'on écoute ce genre de choses. C'est les choses que Allah azawajalla aime ceux qui ne les écoutent pas, pas ceux qui les écoutent. Donc il y a déjà il y a des choses ici qui ne sont pas à à, à écouter. Donc encore une fois on revient à la question de l'écoute qui est sélective. Ok? Donc on a deux choses ici on a l'écoute Qui est, on va parler de ça plus tard, l'écoute active et passive quand on parle du livre de Lázaro et ainsi de suite. Mais si on reste dans ce cadre, l'écoute sélective dans un sens qui est justifié, qui est le bon sens pour le mot min, qui est d'écouter ce que Lázaro délit aime, de ne pas écouter ce que Lázaro délit. Il, il n'aime pas subhanahu wa taala. Il y a des choses que Allah, il n'aime pas quand qu'on écoute. Qui pourraient nous citer des exemples? la mécréance al-kufr on va revenir vers ça il va nous parler de ça plus tard incha'Allah parce qu'il y a une petite condition ici oui tout ce qui est d'influence négative pour notre cœur pour notre iman Allah azzawajah nous parle de l'aghou wa alladhinahum anil laghoui mu'aridun wa alladhinahum anil laghoui mu'aridun wa idha maru bil laghoui maru kirama l'aghou c'est les paroles les paroles Futile. Et certains ulama, comme on va le voir plus tard, ils ont dit que là où c'est les chansons, on va revenir sur ça plus tard, Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mentionné dans le Qur'an al-Karim qu'il y a des choses auxquelles on ne devrait pas accorder d'importance. C'est parce qu'il n'y a rien qui rentre, il y a rarement une chose qui rentre dans le cœur et qui n'a pas de qui n'a pas d'effet sur le cœur. Vous comprenez ce truc-là de y a quelque chose qui rentre, mais c'est pas grave. C'est juste rentré comme ça. c'est pas c'est juste un son. Non, ce n'est pas juste un son. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un son en général, il va avoir une certaine influence sur sur l'action du cœur. Il va susciter une certaine, il va créer une volonté à l'intérieur, à l'intérieur du cœur. On va revenir à Inshallah ou Taala avec des avec des exemples dans dans un petit moment Inshallah ou Subhanahu wa Taala. فَإِنَّكَ euh, لَا تَسْلَأْ طيب, revenons au premier InchAllah azza parce qu'on a sauté ici quelques parties ça veut dire ce que Allah جل, il aime qu'on écoute الأول, عنه وهوم, وهوم si on revient à la première catégorie ce que Allah جل, il aime quand N'écoute, ça veut dire entre autres le Qur'an, des paroles de vérité, des paroles de sagesse. Allah Azza il dit que ceux qui n'écoutent pas ces paroles-là lorsqu'ils vont être en enfer, dans Surat al-Mulk, ils vont dire quoi Si on pouvait écouter ou raisonner, on ne serait pas du nombre des gens de l'enfer aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous démontre C'est quoi la différence entre « écouter » et « raisonner » Oui. Ça pourrait être le cas. Donc ici, c'est un pas en termes de profondeur. Très bien. Donc. Mais ici, dans la ayah, ça dit « soit « ou la wukuna nasma'u »« C'est deux choses différentes ici. dans un sens différent. C'est quoi la différence Pourquoi est-ce que si on pouvait écouter ou si on pouvait raisonner Ça revient aux deux types de ayats. Ça revient aux deux types de ayats. Un peu, oui. Oui. Oui. Donc ici, le fait de méditer. Le fait de méditer. Al-akhl Comme les ulémas ils disent. Est-ce que le aql, est-ce que la raison, elle mène en gros vers le chemin d'Allah Azzawajal Oui, la raison elle-même. La raison ne peut pas nous mener à connaître les détails de la religion. Okay? Ce n'est pas avec la raison que je peux fermer mes yeux comme ça et j'ai aucun ilm. Je vais, dire, je vais commencer à raisonner, je vais imaginer quest ce qu'Allah Azzawajal aimerait que je fasse. Allah il aimerait que je fasse probablement une chose qui serait une prière. Mais une prière comment Je vais commencer à réfléchir, je vais dire probablement qu'Allah aimerait, c'est logique. Allah Azzawajal aimerait que je fasse probablement cinq prières quand ces cinq prières Je vais commencer comme ça à penser avec ma raison. Probablement une le matin très tôt avant le lever du soleil et une autre peut-être juste après l'heure du Ok, non, ça ne va pas arriver. Ça, on a besoin de prophètes, on a besoin d'une révélation pour connaître qu'est-ce qu'Allah Allah il aime qu'on fasse. Mais pour connaître le chemin d'Allah Azza en général, en gros, la raison, elle est suffisante. Mais Allah Azza ne nous ne nous a pas laissés seulement face à notre raison comprenez Parce que ça, ça demande un effort. Ce n'est pas tout le monde qui, est si, qui a une volonté qui est si grande pour prendre un moment et faire tellement de raisonnement pour arriver à la vérité. Allah Azza wa nous a simplifié le, le chemin. Il nous a envoyé des messagers directs, des prophètes. Et ça, c'est « L'aukunna nesma'u » Si on pouvait écouter. Ça, c'est lorsqu'on prête, écoute celui qui écoute pour chercher la vérité. Il dit « Moi, je cherche la vérité. » Elle se trouve où Il écoute, il écoute, il écoute. Allah Azza wa il va lui faire écoutez le, le message des prophètes et de la révélation, ça veut dire pour notre prophète, c'est le Coran Al-Karim qui le mène vers Allah et il ne va pas être du nombre des gens de, de l'enfer. Oui. oui, la raison ne suffit pas comme on a mentionné, la raison ne suffit pas pour connaître les détails de ce que Allah aime, mais la raison elle suffirait Elle suffirait, écoutez bien ici, on ne va pas entrer dans un cours de aqidah, sortir complètement du sujet. Mais la raison, en théorie, elle suffirait pour connaître en gros le chemin d'Allah Azzawajal. Pour connaître par exemple ce que les ulama et les -ils, ils appellent ça « osoul » ou l'islam. Qu'il y a un créateur, que ce créateur-là c'est seulement, seulement lui, c'est seulement lui qu'on devrait adorer. C'est vers lui qu'on devrait se, se tourner que dans cette vie, que l'injustice c'est pas bien, que être injuste, lorsque toi tu es injuste, si tu fais du mal à quelqu'un, est-ce que tu vas te sentir bien ou non Non, ton là à l'intérieur, il te dit que c'est pas bien. Tu comprends Mais bien sûr, la raison ne nous permet pas de connaître les petits détails du fiqh. Comment faire la salat et comment se mettre debout dans la salat et que la sunnah, c'est de mettre la main sur la main et ainsi de suite. Que ça, on ne peut pas le connaître par le aql. Ça, on a besoin d'un prophète. Et en plus de ça, Allah ne nous responsabilise pas par notre simple raison. Allah nous envoie des prophètes pour nous responsabiliser. wa mundirina yakuna. Allah nasi 'ala Allah ba'da ar-rusul. Donc la preuve, la responsabilité, c'est avec le message des prophètes. Mais malgré ça, Allah a donné les mots que les gens de l'enfer ils vont dire quoi Si on pouvait écouter ou raisonner, on serait pas ici aujourd'hui. Comprenez Oui. Parce que Parce que l'un des deux serait suffisant. L'un des deux serait suffisant, vous comprenez Celui qui se base sur sa raison, même quelqu'un qui n'a pas, mettons, reçu le message d'Allah. Quelqu'un qui n'a pas reçu le message d'Allah Azzawajal, ce qu'on appelle les gens qui sont dans Alu al-Fatra, qui sont dans une période de en quelque sorte, entre deux prophètes. Okay, les gens entre Moussa et Isa alayhim as-salam ou bien entre Isa et Muhammad alayhi as-salam et ainsi de suite. Ces gens-là, par leur simple raison, quelqu'un qui raisonne, va savoir elle se trouve où la vérité. En gros, Allah Azza wa Jalla ne va pas les responsabiliser sur tous les détails parce que ça, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jalla que nous avons accès à la sunna du prophète sallallahu alaihi wasallam. Mais quand on connaît les petits détails que Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il aime de nous, qu'est-ce qu'il n'aime pas de nous? Que la meilleure salat, c'est quoi? La meilleure salat surérogatoire, c'est quoi? Hmm? C'est la prière de la nuit, n'est-ce pas? Et que la meilleure pri prière de la nuit, c'est quoi? Le dernier tiers de la nuit. Ça, on ne peut pas le savoir par le « aql », par la raison. Donc, ça, c'est un plus que qu'Allah nous accorde avec le message des, des prophètes. Mais le minimum, comme on a mentionné « tawhid » d'Allah, connaître que l'injustice n'est pas bien, que faire du mal aux autres, que voler l'argent des autres, prendre le bien des autres, dire des mensonges. Que tout ça, ça c'est Allah Azza wa Jalla l'a mis dans notre fétale et que celui qui raisonne, il peut arriver vers vers ça. Comprenez, c'est pour ça dans le Coran Al-Karim, dans le Coran, il y a déjà ils se trompent, mais les uléma ils ont mentionné ça. Dans le Coran Al-Karim, il y a pas seulement des preuves ici, des preuves comment dire ça, des preuves directives. Coran Al-Karim c'est pas seulement des lois comprenez Ce n'est pas comme la loi humaine. La loi humaine, c'est seulement des directives. Il faut faire ça il ne faut pas faire ça. Celui qui fait pas ça, voilà sa punition. Celui qui fait ça, voilà sa punition. Et ainsi de suite. Donc pour al-Karim, il y a des directives, mais il y a aussi des démonstrations de « aql », logique, raison. Comme dans la de Ibrahim alayhi salam. « Falamma donna lailu ra'a kawkaba »« Qala hadha rabbi »« Falamma afala qala la uhibbu » Afilina qassal qamar ça, le qamara, après ça shams pouvait revenir dans sourate al-An'am voir comment ce que Ibrahim alayhis salam il montrait à ses à son peuple l'existence d'Allah azza tel et que Allah Dieu ce n'est pas la lune ce n'est pas le soleil ce n'est pas les astres parce que dans le temps et même jusqu'à aujourd'hui il y a des êtres humains qui croient que Dieu c'est qui C'est la vache ou des astres, ou le soleil, ou la lune. Okay? Donc ça, ça existe jusqu'à aujourd'hui. L'astronomie, c'est quoi L'astronomie, c'est le fait de, encore une fois, accorder un certain... Astrologie, excusez-moi, c'est quoi C'est accorder un... un pouvoir exceptionnel, mystique, invisible à, à des astres. Ça, c'est shirk billahi azza Revenez à l'histoire de... Uh, Ibrahim al-Salama, vilken namrod? Då al-Baqara. Il a dit quoi Namrud det semuadiu. Det moi jag, det är kreatör. Det är jag som kontrollerar allt. "Än är Ibrahim al-Salama i det här. "Få att Allah kommer från Syrien, från Syrien, kommer från Syrien. "Få att vi kommer från den syriska halvan. "Om du Alors moi, je te dis que mon Dieu Allah, il amène le soleil de, de l'est. Alors fais-le venir de te l'ouest. Faibouhit Allah dit kafar. Tout de suite, comprenez que il a été bloqué. C'est pas quoi dire parce que c'est fini. La discussion est terminée. Si c'est la la raison. Donc dans le Coran, il n'y a pas seulement des directives. Il y a des l'attenté. Il y a des preuves qui sont rationnelles, des preuves de, de logique. La religion d'Allah, c'est un message qui vient d'Allah, c'est Sam'a, la révélation, c'est ce qu'on écoute, mais c'est aussi la raison et les preuves qui sont rationnelles. Les deux vont ensemble. Parce que celui qui a créé la raison, les gens qui croient, ça malheureusement, des musulmans qui, qui croient être dans, dans ce dilemme-là, de devoir, devoir suivre soit ce qui est religieux, la foi ou ce qui est la raison et la science ce qui est scientifique ok et les les fameux quand vous le savez, vous avez probablement entendu parler de ça les fameux miracles scientifiques dans le Coran ok vous avez entendu parler de ça les miracles scientifiques dans le Coran ok donc à l'essence l'idée en tant que telle est vraie qu'il y a dans le Coran al-Karim, des indications vers des phénomènes que les êtres humains n'ont découvert que, que récemment. Donc l'idée en tant que telle, elle est valide. Mais la façon de laquelle l'idée, elle est instrumentalisée, utilisée, surutilisée, surprésentée de nos jours, ça fait en sorte que la majorité de ce qui est dit sur les miracles scientifiques du Coran, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi et qu'à moyen terme, ça va avoir... L'effet inverse sur plusieurs personnes qui vont se dire « Mais ah, moi, moi j'ai suivi cette religion me basant sur des miracles scientifiques mais après ça, ça, ça, ça, ça a l'air que c'était du n'importe quoi. » Vous comprenez Le Qur'an, Karim, il n'est pas là pour démontrer que le Qur'an, il, il le savait avant vous. Avant que vous avez trouvé dans le laboratoire le Qur'an, il le savait. Ça c'est un fait une fois qu'on sait que le Qur'an c'est le livre d'Allah subhanahu wa Vous comprenez? Mais pourquoi est ce qu'il y a tout cet intérêt pour les miracles scientifiques de nos jours, selon vous, de la part de certains musulmans? Parce qu'on dans une époque où c'est les miracles, c'est tout ce qui est lié à la science qui vaut quelque chose. Donc là c'est un certain défaitisme, c'est un certain complexe d'infériorité, que si comme moi je dois défendre ma foi devant la science, alors je vais devoir interpréter ma foi de façon scientifique. Juste Just pour te dire que moi le Coran auquel moi je crois là, il, il, il arrive un peu aux mêmes conclusions de, du docteur ou bien le chercheur dans, dans le labo. Vous comprenez Alors l'idée de ça c'est, comme on a dit, l'idée à la base ce n'est pas une idée qui est fausse. C'est normal que le Coran Karim a parlé de plusieurs phénomènes qui sont dans le Coran parce que c'est Allah Azza wa Jalla le créateur de cet univers que les Arabes, dans le temps du prophète Saddam, ne savaient pas et qu'après le temps du prophète Saddam, ils ne le savaient pas et que ça vient d'être découvert récemment et qu'il y a des vérités aussi qui sont dans le Coran qui ne sont pas encore découvertes, qui vont être découvertes dans, dans l'avenir et il y a des choses que, qui ne vont jamais être découvertes parce que la science ne va jamais découvrir qu'il y a quelque chose qui s'appelle quoi « Al-djinn » Okay, il ne va pas avoir un jour quelque chose dans, dans la science il va dire ok on, peut, ah, on vient de calculer ici la, la présence d'un djinn qui vient de passer par ici parce que Allah Azza wa il a dit que ça c'est alamul ghaib c'est le monde de l'invisible ce n'est pas alamul shahada que les outils scientifiques tout ce qu'on pourrait faire ça ne peut pas nous mener à, à commencer à toucher à cette dimension c'est une dimension qui, qui nous dépasse on ne peut arriver à ça que par encore une fois par la révélation al wahy ou par certains signes qu'Allah Azza wa Il nous a accordé, comme le fait qu'un djinn il prenne possession d'un être humain, et ainsi de suite. Ça, c'est des vérités qui sont mentionnées dans le Qur'an et dans l'Sunnah. C'est clair Oui, Akhi. Donc, dans ce cas-là, la science et la religion peuvent se contredire La religion et la science, est-ce qu'ils peuvent se contredire Le principe, c'est que non. La religion ne va jamais à l'encontre de la raison ou la science. C'est impossible. Parce que celui qui a révélé la religion, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a créé la raison et, et La science. Par contre, dans les faits maintenant, c'est là où « gets tricky » comme on dit. Donc c'est là où il faut faire attention. Oui. le a pas de là, il n'existe pas la religion on arrive à ça. Avant de, avant de revenir sur l'exemple que tu viens de citer. Il faut comprendre avant tout, les ulamas, les savants, ils le disent, disent. Si S'il y a un semblant de contradiction entre la science et, et la religion. Quand on parle de la religion, bien sûr, avant tout, on parle de l'islam. Okay? On ne parle pas pour d'autres. « Inna ddina indallahi » Al-Islam par de la religion d'Allah Zaud. Je ne suis pas là pour défendre d'autres religions. Moi, je suis musulman et je crois en le livre d'Allah Zaud. C'est ça, ma Akida, juste pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'il y en a parfois, ils défendent la religion n'importe. Non, moi, je défends l'Islam. Ma religion, c'est l'Islam. Inna Dinah inda Allahi, al-Islam. Lorsqu'on pense, il y a un semblant de contradiction entre les deux. C'est l'une des deux choses suivantes. Soit... Que ce que je, peux, je pense, moi, être la religion, ce n'est pas la religion. Okay. La religion, c'est ce qui est clair, ce qui est définitif dans la religion. La religion, ce n'est pas le ishtihad du shikh, ce n'est pas l'avis du shikh. Ça se peut qu'un shikh, il va dire sa propre opinion, sa propre réflexion, ça l'a mené vers, vers quelque chose. Okay. Donc, ça, ce n'est pas la religion. Ça, ce n'est pas là. la religion. Euh, Je vais donner un exemple, un peu drôle. Peut-être on l'a cité avant. Mais si on va lire dans les livres de fiqh, dans les livres de jurisprudence, vous savez quoi la jurisprudence de fiqh Halal, haram Les savants de l'islam, ce qu'ils ont écrit, ça commence par Tahara, al woudou, comment faire le woudou et l'eau, lorsque l'eau est pure, impure, après ça la salat, après ça, zakat, le jeûne, hajj, après ça, ça rentre dans d'autres choses, transactions financières, mariage, et ainsi de suite. Donc, toute la religion d'Allah, c'est l'aspect pratique, halal ou haram Combien, selon vous, est-ce qu'il y a de livres de jurisprudence De l'islam. Ça se compte par des milliers. Et si on compte maintenant par les pages, et par le nombre de messahels, ça se compte, c'est combien Par de plusieurs millions de pages, ok Plusieurs millions, que si tu passais toute ta vie à lire les livres de fur écrits à travers l'histoire, qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de ceux qui, sont, qui, ont, été, qui, qui, sont, qui ont été perdus, en quelque sorte. Tu vas passer toute ta vie, tu pourras pas lire probablement le dixième de de ces livres de fiqh. Est-ce que tout ce qui est dans ces livres de fiqh est représentatif de Coran et de Sunna de la religion d'Allah Azawajul hmm? Non, parce que si si on se contentait de seulement ce qui est ce qui était directement lié avec Coran et Sunna, ça serait quelques dizaines de milliers de pages et c'est fini, OK Le reste c'est des ijtihad des savants, des déductions des dé déductions des savants, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ces déductions-là sont des déductions qui sont infaillibles, qui sont indiscutables Non, parfois c'est discutable, c'est seulement discutable, et parfois c'est des choses bien éloignées, de, bien éloignées de, de la religion, et parfois ça pourrait même être des trucs drôles, bizarres. Okay? Donc, on va donner comme exemple, ça existe dans certains livres de fiqh, dans certains livres de fer, ça existe. Et pas quand on dit ça, ce n'est pas pour ridiculiser la religion ou, ou les savants. On met toutes choses dans, dans un contexte particulier. Vous comprenez, on ne peut pas attendre d'un savant, d'un juriste qui a vécu dans un monde différent que nous, qui n'avait pas de Google et des encyclopédies et de la, de la capacité de faire des recherches sur mille et une choses et des experts et ainsi de suite. Quelqu'un qui vivait dans un temps très différent de nous Quelqu'un qui n'a peut-être jamais vu la mer et qui va parler de la mer, des hkèmes de la mer. mer. Quelqu'un qui n'a jamais vu le, le désert et qui va parler des hkèmes reliés au désert. Donc, l'exemple que j'allais citer, c'est que ça existe dans certains livres de fur. Ils vont parler de, de la sirène, la sirène de la mer. c'est la sirène de la mer Celle qu'ils mettent, ils montrent dans les dessins animés, et ainsi de suite. « Aroussul bahra ». Donc, c'est hkème. Il dit si, « eh, Si ça existe, alors voilà, les hkèmes » quelques règles reliées à ça, comprenez Donc, est-ce qu'on peut manger un poisson qui est sirène Mais là, c'est un peu humain, c'est un peu poisson, ok Donc, est-ce que ça, c'est représentatif de la religion Est-ce que je veux dire, ça c'est la religion, je vais la défendre face à la science Non, parce que ça c'est pas, c'est les paroles d'un tel juriste, ce n'est même pas ses paroles les plus... ce n'est pas quelque chose qu'il qu a pris là au sérieux, qu'il est en train de défendre, c'est une aqidah, que ça existe c'est dans un livre de Ferk il dit, admettons, il paraît qu'il y a des gens qui ont vu ça alors si ça existe, qu'est-ce qu'on lui donnerait comme ahkam donc ça, ce n'est pas la religion il ne faut pas mettre ça dans la religion Cheikh, il a dit, ok, ça c'est l'opinion du Cheikh si ce n'est pas prouvé par le Quran, par la Sunna ce n'est pas quelque chose ou l'autre chose qui est le cas le plus majoritaire habituellement, c'est que ce n'est pas tout ce que les gens appellent science qui est vraiment science. Aujourd'hui, tout le monde se permet de dire que tout est, tout est rendu scientifique. OK Tout le monde dit c'est une recherche qui a prouvé, l'autre recherche qui a prouvé. Chaque jour, on nous fait sortir une recherche. La science, on parle ici de ce qui est évident, de ce qui est indiscutable. On ne parle pas des théories, on ne parle pas d'une interprétation de la chose. On ne parle pas d'une étude qui est influençable, qui est les fameuses, surtout, surtout, si on parle des sciences humaines, psychologie, sociologie, ainsi de suite. Ça, en général, c'est basé sur des études qui sont... pas nécessairement expérimental, mais qui sont très influençables, ok Parce que c'est pas, ça peut être soit ce qu'on appelle le penseur du salon, quelqu'un un penseur qui s'assoit chez chez soi et commence à faire comme ça, à faire avancer des théories. Les besoins de l'être humain, ça serait cinq besoins, besoins physiologiques, besoins je ne sais pas quoi. Ou quelqu'un qui va faire des, des études avec un échantillon d'êtres humains, mille personnes, autre chose, on va leur poser des questions, les mettre dans un scénario. Après ça, on va interpréter leur comportement. Est-ce que mon interprétation, c'est vraiment l'interprétation qui est définitive Non. Je viens de percevoir des choses. Est-ce que peut-être j'ai raté certains Certains éléments, certains paramètres. Est-ce que les êtres humains que j'ai sélectionnés, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs de toute la nature humaine Est-ce que moi j'ai vraiment traversé toute la Terre, j'ai visité toutes les cultures, les êtres humains de différentes origines et ainsi de suite Ou bien est-ce qu'ils représentent une certaine culture, une certaine ethnie, autre chose, une certaine façon de faire les choses Donc on sait que la culture, ça peut être influencé par le lieu où on habite, ou même le... le quoi Le temps Okay, donc, même si je vais m'avancer pour dire « les êtres humains, ils sont comme ça », mais qu'est-ce qui me permet que de dire que ça c'est les êtres humains depuis le temps de Adam a.s. Ce n'est pas juste les êtres humains qui vivent en 2018. Donc, lorsque je pense qu'il y a contradiction entre, le, entre la religion, qui est l'islam, et entre la science et la raison, c'est l'une de ces, de ces deux choses. Fais des vérifications à ce que c'est vraiment la religion qui le dit. Ou des vérifications, est-ce que c'est vraiment la science, est-ce que c'est une certitude scientifique ou bien est-ce que c'est une théorie, une possibilité, vous comprenez Donc là si on revient à ton exemple, El le frère il dit El Est-ce que tu peux répé répéter la question Comment tu l'as dit tout à l'heure Oui, très bonne question. Donc, on va, on va voir comment est-ce que le frère, il a formulé la question. Parce que la formulation de la question est très importante. Pas du côté du frère, mais du côté de celui qui vient de l'extérieur pour nous mettre une chouba, ok Pour nous mettre mal à l'aise. C'est ici cette approche de religion face à science et foi. Le frère, il dit si la science, elle dit que il n'y a pas de djin, il n'y a pas de façon. Qui... Mais est-ce que la science, elle a prouvé qu'il n'y a pas de djin? Regarde, la règle, il y a une règle, même, même chez les ulama dans le Fiqh, une règle très très intéressante qui est très logique. Ça c'est la base de la logique. Les, les savants ils disent quelque chose, ils disent: El al L'affirmatif prime toujours sur le négatif. On va donner un exemple. S'il y a un frère ici qui s'appelle Ahmed, Ahmed ibn Muhammad, ça c'est son nom, et tout le monde ici le connaît. Moi, je n'étais pas avec vous aujourd'hui. Je vais être à l'extérieur. Je ne suis pas venu à la halaq. Là, je vais demander à lui, je vais lui dire, est-ce que Mohamed, est-ce que Ahmed ibn Mohamed, il était là Il dit non. Je te demande à toi, je te dis, est-ce que Ahmed ibn Mohamed, il était là Tu me dis oui. Je lui ai parlé. La vérité, elle se trouve où hmm Entre les deux, mais où exactement Si les deux, c'est des personnes intègres pour moi. J'ai pas, j'ai pas raison pour croire que l'un des deux est un menteur. C'est deux des personnes qui sont intègres. L'affirmatif, il prime sur le, le, négatif. Lui, il a dit que Ahmed ibn Muhammad n'était pas là. C'est parce que, ne il l'a pas vu. Il l'a pas vu, c'est tout. Soit il est arrivé en retard, il s'est assis là-bas, il avait un, un il avait euh, il il a, il a il a changé de vêtements aujourd'hui, il avait un bonnet très très comme il, il y a il y a une raison derrière. Mais lui, il l'a vu. Donc celui qui a vu, il prime sur celui qui qui n'a pas vu. La science ne peut pas dire que les djinns n'existent pas. Parce que déjà la science elle-même, la science elle-même parmi les principes de base de n'importe quelle personne qui a un grain de science, okay, quelqu'un qui dirait le contraire, c'est un jahil, c'est un ignorant à 2000%, mais un principe de base de la science, c'est que la science, ce qu'elle ignore, est beaucoup plus grand que ce qu'elle que qu connaît. On est d'accord là-dessus Parce que sinon, si la science, elle, connaît, elle connaissait presque tout, on va fermer les laboratoires, les centres de recherche, et ainsi de suite, on va dire, ben, il ne reste pas grand-chose à découvrir dans ce monde. Okay Au contraire À chaque fois, on découvre qu'il y a des choses qui nous indiquent qu'il y a des terrains vastes d'exploitation, de recherche qu'on ne connaissait même pas auparavant. Le simple nombre et nom et caractéristiques et ainsi de suite et type de créatures qui vivent au fond de l'océan, ça, ça dépend, ça dépasse la science. Les scientifiques ne connaissent pas tous les noms de tous les poissons et les créatures de la mer qui existent sur cette terre. Ça, c'est ce qui est, malgré que c'est Alem quoi, Shehad, c'est le monde visible, ce n'est pas le monde invisible. Donc la science ne peut pas oser ici dire les djinns n'existent pas, je l'ai prouvé. La science, elle peut dire, je n'ai rien trouvé qui prouve l'existence d'Al-djinn. Pas de problème, je n'ai pas besoin que tu le prouves parce que j'ai déjà une révélation. Divine, révélation qui vient d'Allah Azza wa Tu avais... Oui, Excellent. Par a encore Excellent. Que ce soit l'oxygène, molécule, comme, comme tu, tu, tu, tu viens de mentionner, les bactéries les germes mille et une choses qu'on peut voir aujourd'hui avec des outils scientifiques avancés qu'on peut le voir et que dans le temps il y a à peine un siècle ou deux siècles OK si tu dis à quelqu'un il y a des germes des trucs comme ça dans ta main et ça marche et tout il va penser que tu es fou OK il va dire que tu es noun. aussi simple que ça donc est-ce que est-ce que il y a de cela un siècle il y a de cela un siècle est-ce que scientifiquement Théoriquement parlant, est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir l'internet et les avions et les trains haute vitesse et l'électricité comme ça et la, et la lumière il y a cela deux siècles Est-ce que ce n'était pas possible en théorie Est-ce que les, les lois de la nature ne permettaient pas de le faire Si, mais les êtres humains ignoraient l'existence de plusieurs de, de ces lois de la nature de ce potentiel dans la nature qu'il découvrait, qu découvrait petit à petit. Vous comprenez Donc, si tu reviens en arrière, il y a cela encore une fois, un ou deux siècles, et tu dis à quelqu'un, tu sais quoi, je peux t'envoyer de l'argent comme ça, beaucoup d'argent, un million, beaucoup d'or, je peux te l'envoyer comme ça, en faisant comme ça avec ma main. Que va tu, vas, tu, tu vas aller en Chine, tu m'attends là-bas, ça va être un long voyage pour toi. Dès que tu arrives, je pourrai faire comme ça en cinq secondes, je t'envoie te beaucoup d'argent. Hey, il pense que toi tu es malade, tu es fou, tu n'es pas scientifique, tu n'es pas rationnel, que ce, que ce à quoi tu crois, il va te dire c'est quoi C'est de la foi, c'est une religion, c'est spirituel, c'est rêve. Vous comprenez Pourquoi Parce que dans ce temps-là, les gens n'étaient pas capables de voir cette chose qui existait. Alors la même chose ici, et il y a des choses qu'on ne pourra jamais voir dans cette vie du bas-monde. Comme le paradis, comme l'enfer. Et encore une fois, Allah nous a accordé des signes malgré tout cela. Mais ici, ce n'est pas de la science qu'on a mentionné, ce n'est pas de la science de laboratoire. Okay? Des signes à travers lesquels on peut constater, par exemple, l'existence de Al Est-ce qu'il y a des personnes qui sont possédées par al -djinn? Ouais, c'est dans le Coran, c'est dans la Sunna du Prophète sallallahu الله wasallam That's one and two. Donc ça, c'est le wahy, Et dans les faits aussi, okay, Dans les faits, il y a des gens qui sont des personnes très pieuses, qui craignent Allah زادل, qui qui n'ont rien, ils n'ont aucune raison pour Pourquoi nous mentir okay? Et, que, et qui, qui pourrait même vous inviter à venir se joindre à elle et pour voir par, par vous-même si vous n'avez pas peur et que vous n'êtes pas terrifié comme c'est le cas de plusieurs personnes. Mais il y a des personnes qui craignent Allah Azza wa très pieuse mais qui font de la ruqya pour des personnes possédées par le djinn depuis 30 et 40 ans et ils voient ça à chaque jour. Personne possédée par le djinn, que ce n'est pas, pas seulement une maladie de... De une maladie mentale ou autre chose c'est quelque chose de complètement différent, okay? c'est comme une deuxième personne à l'intérieur de la personne qui parle et qui peut avoir une certaine réaction très spécifique lorsqu'il s'agit d'écouter le Coran, parce qu'elle ne peut pas écouter le Coran si c'est un shaytan mais une kafaratine djinn et ainsi de suite donc ça c'est des choses que Allah Azza wa nous a accordé ça comme, comme des signes en plus de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna d'ailleurs Revient, Inshallah Allahs hägn och kontinuitet DC, och det är på tre olika sätt. Hörskap är en del av öronet och hörskap är en del av öronet. Vi har en del av D'ici l'auteur, elle est de trois niveaux. L'écoute qui est par le simple. Oui, c'est la capacité d'écouter. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est l'outil. Allah Azza wa Jalla nous a accordé ça. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est suffisant <coughs> Non, ce n'est pas suffisant. Ce qui vient, parce que les mouchriquins, il y a beaucoup de mouchriquins qui ont écouté le Coran, même lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Niveau 2, « Sama'u fahmin wa idrak » C'est la capacité d'écouter et de comprendre. Il y a des gens qui écoutent le message d'Allah et qui ne le comprennent pas. On ne parle pas ici de celui qui ne le comprend pas par, à cause du problème de la langue. Okay? On ne parle pas ici de l'obstacle de la langue. Cette personne-là a besoin de de traduction le traducteur comme il faisait comme on faisait lors du temps de Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le traducteur c'est comme un un messager qui passe le message d'Allah azza wa en une autre langue on parle pas de ça on parle de celui qui qui pourrait comprendre selon la langue selon les paroles comme ils étaient les mushrikine de Quraysh, des personnes très éloqu très éloquentes OK Abu Jahal Abu il avait plus de connaissances de langue arabe beaucoup mieux que moi Okay, beaucoup mieux que la plupart des savants sur cette terre aujourd'hui les plus grands fouqaha et ainsi de suite parce que c'était un l arabe lisan, arabie, c'était quelqu'un c'était les, les, les experts de la langue arabe et malgré ça il ne comprend pas le message d'Allah Azza wa pourquoi? son cœur est scellé Allah Azza il a mis un voile dans son cœur. inna alladina haqqata alayhim kalimatu rabbika la yu'minun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 Kalla balrana ala kulubihim Makanu Yak-sibun Le coeur, qu'est-ce qui lui arrive? Avec le temps Avec le péché, la personne qui fait des péchés la Personne qui fait beaucoup de mal, d'injustice le plus Surtout lorsque l'injustice elle est, elle est grande, c'est quoi la plus grande Injustice? Shirk est encore plus grand que shirk C'est quoi? Plus grand que shirk C'est celui qui qui fait le shirk et qui, qui en plus de ça qui traite qui traite le, un prophète d'Allah de menteur, Comprenez Où man iftara' ala al huwa al-Islam. Il va inventer des mensonges sur la religion d'Allah azawajalla. Donc ça c'est quelqu'un comme Abu Lahab Tabbatiyya Abu Lahab bin Watb. C'est quoi Tabbatiyya Abi Lahab bin Watb? C'est qui ça, Abu Lahab Parce qu'il était dans, dans sa tombe lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'a révélé sur cette ayah Non, il était vivant et Allah il a dit « Toi, tu vas aller en enfer. Okay » Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de solution, il n'y a pas, pas d'issue. Malgré qu'il est vivant, mais Allah Azza wa Jalla a déjà déclaré que lui, il ne va pas être guidé. C'est impossible. Il ne va pas être sauvé dans l'enfer. Il y a d'abillah. Ça, c'est une exception. Ça, c'est... Comprenez, c'est un autre niveau. Pourquoi Parce que le cœur ici est tellement rouillé et tellement scellé. Abu Lahab il a tellement fait de de mal au prophète sallalahu alayhi wa sallam. Il a tellement inventé des mensonges sur Allah azza wa sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on lit la sira du prophète sallalahu alayhi wa sallam, on va trouver qu'il y a beaucoup de mushrikin qui se sont opposés au prophète sallalahu alayhi wa sallam au début de sa vie, mais qui après ça Allah azza wa les a guidés vers vers l'islam. Mais si on va lire dans leur vie, au début, lorsqu'ils s'opposaient au prophète Salahassam, on va trouver que la majorité, quand partie parmi eux, ce n'était pas une opposition féroce au prophète Salahassam. Ils ne voulaient pas laisser leur culture et ainsi de suite, mais ils disaient au prophète Salahassam « Laisse-nous tranquilles, euh, n'amène ne, ne, pas le Coran Karim auprès de de nos femmes et nos enfants, on n'aimerait pas qu'ils entendent le Qur'an Karim. Ok, pratique ta religion, loin, à l'intérieur, ta maison, et ainsi de suite. » Mais il y a d'autres, sanadid ou kufr de Quraysh, qui ont dépassé certaines limites, qui faisaient du mal avec passion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui inventaient les plus grands mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un qui a un cœur comme ça, certains moments, Allah il fait en sorte que le cœur est voilé, il ne comprend pas. Comprenez Donc ici c'est, Sama'ul Fahmi wal Idraq, même lorsqu'il va prêter écoute, il ne comprend pas qu'est-ce que Allah il lui dit de faire. Parce que le cœur ici, il est inversé maintenant. Il voit que le bien c'est un mal et le mal c'est c'est un bien. Fini. Il y avait une question sur ça tout à l'heure Oui. Est-ce qu'il y a des pistes pour dévoiler les cœurs qui sont un petit peu scellés Est-ce que vous parlez de nous en tant que personnes ou des autres Si on parle de nous, la meilleure chose ici pour déceler les cœurs, c'est quoi C'est l'obéissance d'Allah Azzawajal ainsi que le zikr d'Allah Azzawajal. Faire beaucoup de zikr, beaucoup de zikr d'Allah. Plus de lire le Coran, faire le zikr d'Allah Azzawajal. Et il y a d'autres choses, comme on est en train de mentionner ici. Ce qu'on écoute, qu écoute, il y a des choses qu'on écoute et qui ramènent quoi La rouille, ça ramène des déchets qui rentrent. Allah Azzawajal, il dit « Sama'una li » Al-Qadīb, al-Kalūn De certains des gens du livre de al ils écoutaient, ils aimaient écouter les mensonges, okay, ils aimaient écouter les fake news c'est ça, celui qui écoute toujours les fake news dans la vie en général que ce soit sur la religion d'Allah sur l'a'rad, l'honneur des gens et ainsi de suite, il aime, il y a des gens ça, ça les patiente d'écouter des mensonges alors les mensonges c'est pas seulement genre des trucs drôles comme ça, des histoires qui passent, non, si c'est des mensonges parce que le mensonge, pourquoi est-ce que le mensonge est grave pourquoi hmm? ça égarde la vérité Ça change les vérités. Il y en a qui peuvent y croire. Ça ruine le cœur. Ça détruit d'autres personnes. Ça fait du mal à d'autres personnes. Okay, le mensonge, je pas n'importe quoi. Le message, je suis en train de... Est-ce que toi, tu aimerais ça que quelqu'un dise quelque chose de faux, de très faux sur toi, qui détruit ton image, qui détruit ton honneur, alors que tu es complètement innocent Est-ce que tu aimerais ça que d'autres personnes écoutent des mensonges sur toi Non. Il n'y a personne qui aimerait ça. Le plus qu'on apprend qu'il y a des gens qui entendent, qui écoutent, qui apprennent des mensonges sur nous, le plus qu'on va se sentir mal à l'intérieur. Donc c'est normal ici, c'est un vol, c'est une forme d'injustice. Et en plus de ça, notre frère, il a dit quoi on peut, y on, peut y on peut y croire. Plus que ça, je vous ai déjà mentionné la dernière fois, allez faire une recherche. Je pense c'est l'université en Colombie-Britannique, mais c'est l'université canadienne ici. Ils ont fait une recherche qui a prouvé, encore une fois, on dit pas Encore une fois, on revient ici à la science, ok La, la, la science, donc ça c'est une étude, mais lorsque une étude, on ne dit pas que c'est une étude qui est indiscutable, mais la conclusion ici en général, elle va en accordance avec les vérités que nous avons dans notre religion. Cette étude-là, elle dit que le fait de s'exposer, les gens qui s'exposent encore une fois à ces fake news, même s'ils savent que c'est fake, ils vont dire juste parce que je vais juste lire ça, même si je sais que c'est faux. À force de le faire, ces personnes-là finissent par être influencées par ces fake news. Donc, « Sama'u l'kadibe », écouter le mensonge, ça affecte le cœur. Allah Azza wa Jéh dit « Sama'u l'l'kadibe, akkalou l'l'as-souht », il mange le haram. Donc, attention ici, ce qui affecte le cœur, c'est ce qu'on écoute, ce qu'on voit, mais aussi c'est ce qu'on mange. Manger le haram aussi, ça affecte le cœur, ça fait en sorte que ça renforce ce ce sceau ou bien ce voile qui est sur le cœur. Donc manger le halal, faire beaucoup de dhikr d'Allah Azza wa Jall, lire beaucoup de Coran, faire beaucoup de istighfar, faire les obligations obéir à Allah Azza wa faire la salat, s'éloigner des interdits. Le plus qu'on fait ça, le plus que le cœur, il va être réanimé et que ce sceau encore une fois, il va disparaître بإذن الله عز وجل. Non, c'est pour ça que j'avais demandé à la sœur. J'ai dit, est-ce que c'est le cœur des autres ou mon cœur à moi Si c'est mon cœur à moi, si j'ai la volonté, je veux déceler mon cœur, Allah Azza il est juste, si je veux le bien, Allah il va me donner le Dieu. Tu comprends je... très, très bonne question, mais ça c'est le I'jaz, c'est le miracle. Abu Lahab c'est une exception. Okay? Le Coran n'a pas été révélé pour nous dire le nom de chaque personne qui va aller en enfer. en s'entendant sur ça Abu Lahab c'est une exception. Et c'est un miracle d'Allah Azzawajal. C'est parce que si Abu Lahab voulait prouver que l'islam ce n'était pas vrai, tout ce qu'il aurait pu faire, c'est quoi Dire, « Achahadu Allah ila Allah, achahadu Muhammad Rasulullah. »« Maintenant j'aimerais aller au paradis et fasse cette sourate s'il te plaît. » Et là, il va mettre le prophète Sahasam dans Une situation problématique Si ce n'était pas le message d'Allah Azza wa Parce que le prophète, s'il n'était pas prophète Il aurait dit, ok maintenant Je dois effacer cette sourate. donc quelqu'un va dire, mais tu ne peux pas effacer juste une sourate. Alors tu dis, elle vient de Dieu Ou bien il va dire, Abou Lahab, non toi on te ferme la porte Et Alors c'est un problème, tu dis qu'Allah il est pardonneur Mais là tu me fermes la porte Mais non, Abou Lahab, Allah Azza wa Il a contrôlé son cœur Même de son vécu, il n'a pas pu accepter l'islam, accepter le houda. Mais Abu Lahab, c'est une exception. Ça ne va pas avec les règles de la guidée générale. Okay? Abu Lahab, Allah azzaudil, a révélé une sura sur lui qui le condamne. « T'abbat yada Abu Lahab bin Tab. ma aghna anhu luhu wa ma, wa ma kasab. » Ça, c'est une exception. Mais on parle ici de la norme qui est presque tous les êtres humains. Pour le reste, tant que la personne elle voudrait faire le repentir, Allah Azawajal va le guider vers le repentir. Encore une fois, c'est pour ça j'ai insisté sur la question de la sœur. Je parle des autres ou de moi Parce que le le, le, le truc ici c'est quoi the, the, the tricky part. Il y a un petit détail très très important ici. C'est la question de la volonté. Ok, Allah Azawajal il guide celui qui a une volonté qui est quoi Qui est sincère. Si je parle de moi, je peux vérifier ma volonté. Je peux savoir. « Ya Allah, je vais être guidé. Guide-moi. »« Ya Allah, je voudrais que mon cœur soit décelé, Aide-moi à déceler mon cœur. » Je connais ma volonté. Mais le truc ici, c'est que « Est-ce que je connais ta volonté et sa volonté, la volonté du gars qui est à l'extérieur est »« Est-ce que, est que ça, je peux le connaître ?» Je ne peux pas connaître la volonté des autres. Donc, c'est ça l'erreur à ne pas faire. Je ne peux pas dire « Comment déceler le cœur de l'autre ?» Parce qu'il n'est pas guidé, j'aimerais ça qu'il soit guidé. Euh, trouvant l'astuce, non. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ yasha. C'est Allah qui guide. Parce que là, il pourrait me dire, je voudrais trouver la, la guider, je pourrais. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond du cœur Est-ce que vraiment il aimerait Est-ce que vraiment il est déterminé Est-ce qu'il me cache quelque chose Ça je le sais pas, c'est Allah qui le sait. Tu comprends Oui, Akhi. Oui. Mais, penses, oui, le doha toujours mais, tu penses, tu fait pour toi Non, on peut le faire pour d'autres personnes On peut faire doa Que Allah il guide d'autres personnes okay? Mais si ça ne marche pas Le prophète, il y avait beaucoup de personnes Des proches de sa famille Qu'il aimerait tellement que Allah les guide Mais n'ont pas été guidés Même avec ses proches de lui De sa propre famille Comme son oncle Mais là C'est là où il ne faut pas remettre en question Mais pourquoi est-ce que Allah n'a pas guidé Moi j'ai fait un dua très sincère Parce que la question de la guider C'est une question ici très précieuse Particulière à Allah Ce n'est pas l'argent Ce n'est pas « Oh Allah, donne-lui l'argent Allah, je l'aime beaucoup, donne-lui de l'argent Peut-être Allah, Peut Allah azawd, il ne l'aime pas Mais juste pour ton bien Pour te mettre heureux Si ton dua il est sincère, Allah il va lui donner de l'argent Parce que l'argent c'est rien pour Allah Mais la guider, ça se mérite C'est précieux Et celui qui ne mérite pas la guidance Allah Azza wa ne va pas lui donner la guidance, Même si moi, je vais lui faire un doa sincère. Tu comprends Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se soucier de la guidance des autres tant qu'on a passé le message d'Allah Azza wa qu'on a fait de notre mieux. Il ne faut pas porter le fardeau comme si c'est moi le sauveur de l'humanité. Je suis le superman qui doit guider tout le monde. Okay? Même le prophète, c'était un prophète d'Allah, mais Allah Azza wa Jal dit « Il ne faut pas te détruire pour eux. » Parce que c'est Allah qui guide. Prophète Nuh a.s Son problème c'était quoi Son fils et? et sa femme. Prophète Nuh, l'un des meilleurs prophètes, des cinq meilleurs prophètes. D'Allah a.s. Son fils n'était pas guidé, sa femme n'était pas guidée. Est-ce que tu penses que Nuh a.s n'a pas fait un do'a sincère Un plus plus grand que, le, que tous les do'as assemblés sur cette terre un prophète d'Allah Azzawajal. Mais Allah, il a voulu que le fils de Nouh, que son épouse, ne mérite pas la guider. L'épouse du prophète Lot le père du prophète Ibrahim salam. Donc, la guider, c'est quelque chose de précieux. C'est relié au qadar d'Allah Azzawajal. C'est une question de volonté divine. Ça, ça nous dépasse, ça dépasse les prophètes, ça dépasse les anges. Ça vient directement d'Allah Azzawajal. Ce qui m'inquiète, c'est moi Et moi je sais que si je veux la guider, Allah il me donne la guider. Problème résolu. Comprenez? Oui. Non, ça il ne faut jamais dire oui. Quelque chose de relié Oui. Oui. Oui. Ok, très bonne question. Mais là, le doua, regardez, la question du doua, la question du doua, elle est reliée au Qadar, reliée au destin. Un jour, Inch'Allah, on va peut-être faire toute une halaqa ou deux halaqas sur le destin, ok Le destin, le Qadar d'Allah Azzawajal, le point numéro un, si celui qui, celui qui n'a pas passé ce point, ce premier principe, qu'il n'avance pas vers d'autres questions sur le Qadar. Premier principe du Qadar, c'est que le Qadar, c'est parmi les les questions les plus profondes du monde de l'invisible si on parle du djinn c'est le monde de l'invisible que les anges c'est le monde de l'invisible le paradis et l'enfer c'est le monde de l'invisible le qadar, c'est encore plus profond que tout ça les savants ils ont dit que le qadar, c'est le secret d'Allah surrullah ta'ala parce que le qadar, c'est quoi c'est la volonté, quudratullah ta'ala ainsi que la irada la volonté d'Allah la puissance d'Allah la science d'Allah c'est des attributs de divinité d'Allah Azza Vous comprenez Ouvrir la question ici, les questions de Qadda, c'est une chaîne vers l'infini. Que le shaitan, il va ouvrir, que ça ne va jamais se terminer, que je ne vais jamais avoir les réponses, c'est parce que je suis tout simplement en train de dire « Ya Allah, donne ma ta science. » Vous comprenez ?« Ya Allah, donne-moi ce que toi, tu sais, qu'il n'y a personne qui le sait, Ya Allah, donne-le -moi à moi. » Tu comprends Donc, pourquoi est-ce que Allah, il a guidé tel Et, pas tel, et, pas... et la même chose pour le doua le doua quand on le fait avant tout le doua on le fait comme quoi comme ibada c'est un acte d'adoration avant toute chose le ce n'est pas une commande c'est pas dans un restaurant j'aimerais avoir une commande personnalisée c'est pas ça le sens du doua c'est pour ça le prophète sahoul nous a dit que Allah tant qu'il tant que la personne est sincère Allah il va répondre à son doua mais comment est-ce qu'il a expliqué ça le prophète sahoul comment est-ce que Allah répond à notre doua C'est quoi les trois façons? Soit Allah nous donne ce qu'on a demandé. Soit Allah Jalla il reporte pour plus tard. Allah Jalla a enlevé un mal. Ok, donc le dua, lorsque je fais un dua. Ok, mais je fais un dua du mieux que je peux imaginer moi. Mais Allah Azza Jalla il y a quelque chose de plus grand que Allah pourrait me donner qui est meilleur pour moi et cette chose là si je dis ya Allah accorde la guidée à telle personne ya Allah guide cette personne si Allah n'a pas écrit la guidée pour cette personne peut-être que Allah si je suis sincère envers cette personne je lui veux du bien peut-être que avec mon dua, Allah azza wa Jal, il va réduire sa punition dans l'au-delà Peut-être qu'avec mon doua, Allah il va réduire certains de ses problèmes, de ses souffrances, de cette vie du bas monde. Peut-être qu'avec mon doua, Allah il va m'accorder plus de guidés à moi. Tu comprends Il y a plusieurs choses. C'est Allah Azzawajal a'lam. Mais il ne faut jamais laisser le doua parce que, ah, si je fais le doua, si c'est déjà écrit, alors... Non, Doua, c'est parmi les asbahs. C'est l'une des causes qu'on fait. C'est Allah qui a écrit, maintenant, le cause a effet, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Comme on a dit, ça nous dépasse, ça dépasse même les anges, même du B'il alayhi salam. Oui, Akhi. Exactement. C'est ça, c'est que le Dua, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes comprennent le Dua, que c'est seulement une commande utilitaire, que j'ai besoin de quelque chose et Allah donne-moi cette chose. Ça, c'est pas vraiment le Dua des croyants. Ça, c'est le Dua de toutes les créatures avec un minimum de fetra ou bien dans une situation de besoin. Allah a dit que même les mouchriquines faisaient du S'ils se trouvent tout seuls au milieu de l'océan, qu'ils vont être emportés par les eaux, ils vont être noyés, ils vont faire do'as. « D'a'u Allah, a in anja'itana min hadhi, mina ash-shakirin. » Oh my God, ok D Dès que le 9-1-1 ne fonctionne plus, eh bien c'est ça, il reste quoi S'il si, n'y a pas 9-1-1, les gens ils vont vers quoi Ils sont dans le trouble, dans le grand trouble Il n'y a rien qui fonctionne, ils essaient, ils essaient ne à rien, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut m'entendre Il n'y a rien, j'appelle les autres êtres humains, j'appelle ma famille J'essaie de ce que je peux faire Mais là, il n'y a rien qui fonctionne C'est un danger imminent, un danger fatal Qu'est-ce qui reste ici Oh my God, c'est tout Donc ça, ce n'est pas le dua des croyants Le dua des croyants, il dépasse ça de loin Le dua des croyants, c'est un dua qui est ribada وَقَوَلَ رَبُكُمُ دُعُونِي استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ceux qui font pas de doua ils sont dans un estkbar veulent pas faire d'ibada d'Allah veut pas faire d'adoration donc le dua ici c'est le coeur de l'adoration même dans un hadith c'est le cœur de l'adoration oui arkadaşlar. oui Suna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est dans le Coran ça, ça regardez le doua le doua dans le hadith le doua l'invocation c'est c'est c'est le noyau de l'adoration OK et l'adoration Comme on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est bien plus qu'une simple obligation, quelque chose qu'on fait pour avoir des hasanats. Oui, ça c'est complètement justifié, ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait la ibadah, c'est normal. Je veux avoir la hasanat, je veux qu'Allah me donne le bien dans cette vie du bas monde et dans l'au-delà. Je suis un être humain et en tant qu'être humain, de par notre nature, on est quoi Afouane On veut le bien, okay? on est utilitaire, on cherche notre, ce qui est utile pour nous, ce qui est bon, on cherche le gain. C'est normal, Allah nous a créés comme ça, il n'y a, a aucun mal avec ça. Par contre, le mal, c'est lorsqu'on comprend ibadah que c'est juste comme ça. L ibadah, c'est un droit d'Allah sur nous, c'est une obligation que nous avons envers Allah. On a été créés pour faire l'ibadah, nous sommes des ibadah d'Allah, des serviteurs d'Allah Azzawajal. Donc la servitude fait partie de notre nature et en plus de ça... La Ibada, incluant plus profondément le do'a, c'est quoi C'est la nourriture pour notre cœur en tant qu'être humain. Tout comme on a besoin de nourrir notre corps, on a besoin de nourrir notre cœur. Il n'y a pas un être humain sur ce monde, je vous défie de me trouver le contraire, il n'y a pas un être humain sur ce monde qui ne fait pas de ibada. Soit c'est la Ibada d'Allah, ou ibada d'Allah et d'autres divinités, ou seulement ibada d'autres D'autres divinités, vous comprenez Il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'est pas soumise à quelque chose, à un être, à une puissance. À... Ça, ça fait partie de l'être humain de chercher quelque chose à laquelle se soumettre. Ça peut être quelque chose de la dunia Ça peut être quelque chose de la douia. Dans Sahih al-Bukhari, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa dirham, l'adorateur du dinar et du dirham, de l'argent et de l'or. Ok Les gens qui vivent juste pour l'argent, pour le dollar. C'est abd. C'est. Un... Il adore l'argent. Il se soumet, et te dit pour l'argent, je ferai tout pour l'argent. Ya'boud, son seigneur c'est l'argent. comprenez, il y a des gens, Ya'boud, son seigneur c'est comme de nos jours là. Son seigneur c'est quoi C'est ce fameux, ce fameux mot là qui, qui ne veut rien dire, mais c'est juste un mot qui s'appelle succès. Success. Success. Il a délivre livres, 46 voix pour le succès, 38 euh, moyens pour le succès, le succès du, mois, du, du matin au jour, le meilleur atelier sur le succès. Il y a toute, toute une bibliothèque comme ça. Le succès, toujours il court derrière quelque chose, ça s'appelle le succès. Mais c'est quoi le succès Il ne sait pas comment définir le succès. C'est un mot qu'on lui vend et à travers ce mot on lui vend tout et n'importe quoi et il est prêt à à changer de méthode de vie. Non, ça fait cinq ans que je faisais ça, mais maintenant j'ai trouvé une nouvelle façon pour avoir le succès et je cours toute ma vie pour le succès. Mais c'est quoi le succès Vous comprenez Donc, il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'est pas abd. Tout le monde est abd. Ça, ça rentre dans la l'Aibad. Oui, dernière question, après ça on va revenir, Inch'Allah. Oui. Oui, Ari. Oui. C'est pas Non, ce n'est pas ça. Le, le truc, c'est que regarde, lorsque quelqu'un n'est pas guidé maintenant, dans le temps actuel, aujourd'hui, vendredi, lorsque quelqu'un n'est pas guidé aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation qui ne va jamais être guidée. Okay, la condamnation que la personne ne va jamais être guidée, c'est lorsqu'elle va mourir. Si la personne elle meurt sur l'égarement, c'est fini, c'est fini, on peut, ne on peut rien faire. Mais tant que la personne elle est en vie, on peut toujours avoir espoir que la personne, Allah Azza wa Jal, il la guide. Et on ne devrait jamais sauter à la conclusion que Allah Azza wa Jal ne va pas la, la guider. Tu comprends Que Allah c'est lui, il n'y a rien qui est impossible pour Allah. Tu comprends Si Allah Azzawajah veut que Donald Trump Que dans 10 ans il va être haffé du Qur'an Allah il, il peut le faire Allah Je ne peux pas dire Je n'ai pas le droit de dire en islam Je ne peux pas le dire moi en tant que musulman Je ne peux pas dire Allah Azzawajah ne va jamais guider Donald Trump Parce que là j'ai dit quelque chose de grave Je suis rentré dans le qadar d'Allah Azzawajah Tu comprends Je suis rentré Maintenant si quelqu'un il meurt sur le kufr Sur un égarment qui est clair C'est fini C'est fini peut plus revenir vers la dounia faire des changements et ainsi de suite mais tant que la personne elle est en vie la preuve elle est ici il y a plusieurs personnes si on va faire une petite étude comme ça il y a plusieurs personnes ici que ça fait trois ans ça fait cinq ans il y en a qui n'étaient pas musulmans il y en a qui connaissaient rien du tout sur l'islam qui étaient nés musulmans mais qui ne connaissaient rien sur l'islam il y avait des personnes que ça fait cinq ans si on va leur dire viens viens pour une halakah pour apprendre la religion il va commencer à rire et dire moques de moi Ok, mais Allah t'a ramené aujourd'hui ici c'est Allah qui guide donc on ne peut jamais condamner une personne mais si j'essaie avec quelqu'un je vois c'est pas possible Eh bien je dis qu'Allah le guide mais pour l'instant Allah n'a pas écrit sa guider et je dois pas porter un fardeau que c'est moi c'est à cause de moi qui n'est pas guidé que je n'ai pas fait un bon travail tu comprends non on va juste avancer un peu avec le contenu après ça revenir aux questions tajib euh, fa takhsisu donc ça on a déjà mon sonné Allah la vérité, le bien après ça deuxième écoute deuxième niveau c'est de On a entendu, on le sait et on exécute. C'est contraire ici à « sami'na » ou à « asayna ». On a écouté et on désobéit. Ça, c'est grave. « Wa huwa sama'u al-ayat ila sama'u al-abiat wa sama'u al-qur'an ila sama'u al-shaytan » Donc ça, ça va revenir plus tard, incha'Allah, à nous. Donc قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَلْيُقَدِّرْ نَفْسَهُ كَأَنَّمَا يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ يُخَاطِبُهُ بِهِ وَعِندَهُ إِذِنْ تَسْدَحِمُ مَعَانِي الْمَسْمُوعِ dit ici l'auteur celui qui veut méditer comprendre le Qur'an bénéficier du Coran donne une astuce alors qu'il écoute le Coran comme si Allah il lui parlait maintenant du Coran maintenant il lui parlait directement c'est parce que c'est la parole d'Allah comprenez Et c'est comme ça que la personne, elle va, être, elle va être guidée. Donc on a parlé un peu plus tôt, regardez, on va donner un exemple. On parlait un peu plus tôt de la question de, de ce, de, des personnes, rappelez-vous, on parlait de, des personnes qui écoutent ce qui va avec leur, leur nature, leur passion. Okay? Il y a un exemple de nos jours. Ce n'est pas le pire exemple, on ne va pas dire que c'est extrêmement grave, mais c'est quand même assez sérieux parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il y a les, les fameux, ce, ce fameux attrait pour les, pour les Qur'as, Ceux qui récitent le Coran, les Qurra Munshid, Vous connaissez ça Qurra Munshid. Donc ça, c'est un, un gars qui est un chanteur ou qui fait des nachids ou autre chose, mais qui dit que j'ai une belle voix, je vais lire le Coran avec. Et là, il, il va lire le Coran mais de façon mélodique. Il se rapproche un peu des nachids. Et il y a beaucoup d'attrait vers ça de nos jours. Il y a des gens qui disent... ah Comme par exemple Ramadan, Ramadan, les gens là ils courent d'un masjid vers un vers une autre, un masjid vers un autre, tarawih, ils cherchent quoi la plus belle La plus belle voix. Le plus important ce n'est pas d'écouter le Coran avec la plus belle voix. Oui, nous nous nous souhaitons Qur'an. C'est la sunnah d'embellir nos voix avec le Qur'an. Ça veut dire de faire de notre mieux pour avoir une voix qui est intéressante à écouter. Je ne vais pas lire le Qur'an comme si je suis en train de parler à quelqu'un dans... Dans un marché ou autre chose, vous comprenez, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Par respect, mais pas à un niveau auquel on va oublier le message et se concentrer sur, sur la voix. Okay? Même que parfois, ça sort complètement des limites de la soulna, Parce que le Qur'an, de récitation du Qur'an, il y a des « ahkam » comme c'est Les gens, les savants de Tadouid et ainsi de suite qui la connaissent. Mais là, comme j'ai dit, parfois on ramène un « mounshid » ou un chanteur ou autre chose qui ne connaît pas le tajoui du Qur'an, qui ne connaît pas les règles du Qur'an, mais qui va réciter le Qur'an selon son art à lui. Et là, c'est intéressant pour plusieurs personnes parce que c'est un peu le moitié-moitié entre -moitié Nashi et le Qur'an. Vous comprenez Et là, c'est un problème parce qu'encore une fois, je n'accorde pas d'importance au message d'Allah Azzawajal en tant que tel. Là, je suis juste en train de... Et ça, ça commence à prendre un peu... Comment dire, Un peu... Un chemin un peu délicat et dangereux parce que ça devient la tendance et qu'à travers le monde il y a plusieurs masjids et ainsi de suite qui cherchent les Donc okay, pour Ramadan il va te dire euh, Taraoui cette année avec tel mounchid donc c'est si le mounchid il va venir il va dire des et il va réciter le Coran aussi et le gars il demande 5000-10 000 dollars par nuit ou je ne sais pas quoi okay, là ça ça, ça, devient, ça devient plus lire ici le Coran, le livre d'Allah pour se rapprocher d'Allah ce que Est-ce que c'est clair ce point Oui. Est-ce que c'est un péché Quoi De chanter le Coran Oui, ça peut, ça peut rentrer dans le Bida' al-Muharram. Ça peut rentrer dans, dans les innovations. Comme on a dit, le Coran, on le récite selon les hikams de tajwid, Hikams de tajwid, Hikams de récitation. Et ce qu'il y a de spécial avec ces hikams de tajwid, c'est que c'est des hikams qui ont été quoi rapportés génération après génération de notre temps jusqu'au temps du prophète salallahu alayhi wa sallam, pas à travers les livres mais mushafahatan par lecture directe. Okay? un sahabi comme les grands sahaba Ubay Ibn Mas'ud, les grands sahaba de qui étaient les les, les experts doul qiraa du Coran qui ont enseigné ça à leurs étudiants, de tabirine, qui ont enseigné ça direct, personne par personne, verset par verset, donc ça c'est un c'est un, une science qui est transmise de façon qui est encore une fois infaillible. Donc je ne peux pas moi venir aujourd'hui complètement l'enlever de dire ok je vais lire le Quran à ma façon. Oui très très bien ça peut transformer la signification en, entre autres ok donc euh, c'est comme dans les moudoud comme dans le mad mad euh, comment dit ça les extensions et prolongation ok donc euh, bon il y, y a des gens ils le font parfois par djahl par ignorance comme les gens ils font le adhan par ignorance ou bien encore une fois parce qu'ils veulent exagérer ça Allahu Akbar ok donc Allahu Akbar c'est une chose Allahu Akbar, c'est une autre chance. Le deuxième dans la langue arabe, je viens de poser une question ici. Steve Allahu Akbar. Est-ce que Allah il est le plus grand? Le sens il est complètement différent. Vous comprenez. Donc c'est pour ça que un chose, il y a Allahu Akbar. Non, c'est pas Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça ça n'existe pas dans la langue arabe. Donc c'est pour ça que récitation du Coran, ça a des règles, des akhams transmis du temps du prophète Sahasem jusqu'à aujourd'hui, par le Tawato, par la masse, génération après génération. Oui. Oui. Non, non, ça c'est les qura'âtes. Toutes les qura'âtes, elles sont bonnes, elles sont valides. ok? Toutes les qura'âtes, elles sont transmises du temps du prophète. Oui. Mm -hmm. Oui. Tout ça, il n'y a aucun problème. Tout ça, ça trouve origine Non. Non. Oui, un, un, un son qui est différent. Tout ça, tout ça, ça a, ça a comme a origine. Le Coran récité dans le temps du Prophète. Ça c'est un autre sujet, les Ahrufs 7 et ainsi de suite, qui se sont transformés par la suite. Mais ça, Allah Azza wa il a révélé le Coran. Certains Sahaba, ils récitaient le Coran de façon un peu différente, dépendamment de leur dialecte, de leur tribu ainsi de suite. Tout ça, c'est approuvé dans le temps du Prophète. Donc c'est mankoul, c'est à travers les Sahaba. Si cette récitation-là de Qaloun ou de Warsh, Ça vient d'un sheikh, j'ai entendu un sheikh et un autre sheikh, ils lisent de façon un peu différente le temps. Mais c'est des sheikhs qui sont des Qurra, c'est des experts dans le domaine, pas de problème. Mais ça, si c'est encore une fois du... parce qu'encore une fois, ça c'est un autre problème. Il y a, il y a des gens qui ne sont même pas un, un, un, des experts, ok, ils s'aventurent juste à lui, il aimerait comme ça, s'il s'y avec une nouvelle Qurra, il, un, il va sur, sur Youtube, il écoute un sheikh qui lit avec... Non, non, tu ne peux pas faire ça, ok, c'est le livre d'Allah Azza wa soit tu le prends à travers des ulama, des experts et tu le transmets à la prochaine génération ou tu te limites à ce que tu connais. Mais on ne peut pas jouer avec la parole d'Allah Azza En bref, revenons vers, revenons vers le sujet ici. Euh, numéro 2, donc, donc on a dit, si sa mère, ce qu'Allah Azza wa il aime quand on entende. Il y a ce que Allah Azza wa Jalla n'aime pas qu'on entende, samaa' Allah Ta'ala abd qalbihi Donc tout ce que ce qui est nocif, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça rentre dans ça, samaa'u tout ce qui est des fausseté, le faux, écoutez le faux. Le faux ici, c'est comme le frère il a dit tout à l'heure, écoutez le kofur. Est-ce qu'on peut écouter le kufr? Est-ce qu'on peut écouter le kufr Non, comme il nous dit ici, à condition sauf sauf si ça contient à l'intérieur quoi La réplique. Le message de vérité. Et que mon intention c'est d'aller chercher à comprendre le faux pour voir le contraste avec la vérité. C'est parce que parfois, il y a quelque chose qui est propre, mais on remarque que le blanc est propre et qu'il n'y a pas de tache sur le blanc. Quand Parce qu'il y a un contraste. Donc, dire ça c'est blanc et ça c'est noir, c'est une chose. Mais après ça, un blanc et un blanc encore plus pur et plus éclatant, ça fait encore, ça nous permet de voir la distinction ici. La beauté de la chose, parfois, est plus remarquée par l'existence de son, de son opposé. Donc là, si j'écoute le, le bâtel, j'écoute le kufr, comme ils disent les ulamas, « Naqilul kafir » Celui qui transmet le kofr, des paroles de kufr, n'est pas nécessairement un, un kafir, s'il ne les approuve pas, s'il les rapporte pour faire une réplique. Parce que dans le Coran, ça nous parle du bâtel, n'est-ce pas Parce que ça nous parle des faussés dans le Coran hmm? Vai kallu la teda luna anlihatakum Wla teda lunda Wa la suwa Wa la yagwtha wa yangouka Wa nasara Wa qad addallu Kashira Allah Azza wa D� -e nous parle des M endorsed De peuple d'un och alayhi salam Fir'aoun Ce qu'il a dit Mais est-ce qu'Allah -e Il rapporte juste que Farad Il a dit Ça s'arrête Non Allah teda Fir'aoun Voilà ce qu'il a dit Et voilà ce que Moussa A alayhi salam Il a répondu Voilà ce qu'Allah Il a fait à Fir'aoun Ainsi de suite si ça vient avec la réplique, la clarification, et si c'est pour un besoin d'approfondir ma foi, de confirmer ma foi et de connaître plus la religion d'Allah Azot. Y avait une question là-bas Est-ce qu'on peut donner un exemple OK. Euh, regardez. Parmi les, les sujets sur lesquels... Euh, comment, comment on peut dire ça de, The stance, la position a changé dans, dans les temps récents. Dans le temps des salaf, des premiers ulama, des générations passées, ainsi de suite. Ça fait partie de notre aqidah, de notre croyance, que ce qui est arrivé entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines divergences après sa mort entre Ali radhiyallahu ta'ala anhu Aisha Aïcha radhiyallahu ta'ala anha Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu et ainsi de suite et disna kuffi dis ça en enferme ce dossier on ne l'ouvre pas ce qui arrive entre eux c'est une fitna notre donne Allahu minha Allah azza il nous a donné la chance de ne pas y être présent alors que nos langues soient distancées de ça Allah عز وجل va juger entre eux le jour dernier et ils sont tous des compagnons des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. Ça c'était la aqida de Ahlus sunnah wal Jamaa et c'est encore la aqida de Ahlus sunnah wal Jamaa. Donc on appelle ça sadd al fermer la porte de peur à ce que quelqu'un il va entrer dans ça et c'est pas une personne de science, c'est pas une personne avertie et qui va glisser, qui va dire des choses graves sur des des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il y ait une justification. Dans les temps modernes, est-ce qu'on peut imposer ça à tout le monde Est-ce qu'on peut imposer ça à tout le monde Est-ce qu'on peut dire à tout le monde « N'écoute pas Si on te parle des compagnons, n'écoute pas !» La réponse, c'est que est pas nécessairement. Parce que de nos jours, on a, encore une fois, un monde d'informations qui est ouvert à la misra'aihi. Et les choubouhat, elles sont là, elles sont présentes. Si vous allez dans les pays arabes, par exemple, les chaînes de TV par Arafidah Ar et ainsi de suite qui sont financées par l'Iran et par dépassent de loin les chaînes de télé médiocres quelques chaînes de télé de Al Sunna et là c'est ça ne parle que de ça nuit et jour donc si les gens ne sont pas avertis si les gens ne connaissent pas la vraie histoire de ce qui est arrivé entre les anhom, ils vont prendre une histoire qui est, qui est faussée vous comprenez donc de là les savants de nos jours, il y a beaucoup de savants qui parlent de ça, qui vont parler de l'histoire de qu ce qui est arrivé entre les Sahab et ainsi de suite, pour que les gens connaissent la vraie version des, des faits. C'est clair Donc ça c'est un exemple ici de Sama'u al-Batil. La même chose, si on, comme on a parlé tout à l'heure, on pourrait faire un séminaire, on pourrait faire un cours, une conférence sur Sahih al-Bukhari, les attaques sur Sahih al-Bukhari, les attaques sur la Sunna. On va y répliquer. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui est complètement différente, c'est quelqu'un qui se pense être trop intelligent et dit « Ah, aujourd'hui, il y a une conférence. » quelqu'un qui dit que on ne suit pas la Sunna, on suit juste le Coran. Je vais écouter ce que ce gars-là, il a, il a à nous dire. Fin de compte, c'est juste une conférence. Et là, moi, je veux venir m'asseoir comme ça et il me dit il me dit des choses et moi, je n'ai pas de rêve. Je n'ai pas, pas les bases pour me défendre, pour répliquer. Je n'ai pas de repères. Je n'ai pas les outils pour mesurer la véracité de, de ce qu'il présente. Alors là ça va être semaoun li ça va avoir un, un impact sur sur mon cœur Vous comprenez Oui mm -hmm. Oui Taïb. La, la, la, la, la même chose ici, c'est que si c'est sa croyance à lui, si c'est sa croyance, c'est la croyance, il y a d'autres croyances qui existaient et que le prophète alayhi wa sallam, ne les a pas effacées. Okay? Dans la Médine, il y avait Ahlul Kitab, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, ainsi de suite. Et le prophète ne n'aura pas dit que si vous allez dire, par exemple, Isa ibnullah, on va tous fermer nos oreilles, ainsi de suite. Donc ça, c'est leur aqida. Tant que ce n'est pas dans un maqam dans lequel ils sont en train de de défendre, encore une fois, de faire des shubuhat, d'attaquer la religion d'Allah, d'attaquer le tawhid, et ainsi de suite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a donné, sous certaines conditions, même dans la Médine, la possibilité de pratiquer leur religion. C'est clair. Mais là, encore une fois, si c'est une émission, il y a une différence ici, quand vous parlez d'une émission, ça peut être un livre, une histoire, dans laquelle quelqu'un dit « Jésus, fils de Dieu », Quand Moi je vais lire ça C'est juste un passage Ça passe, pas, L'histoire c'est pas sur ça okay? Vous comprenez la différence entre une histoire Dans laquelle quelqu'un est en train de parler de sa foi Et de défendre que Isa alayhi salam Il est le fils d'Allah azzawadhal Et ainsi de suite Ça c'est autre chose Ça c'est du shirk pur et dur Mais si quelqu'un il a mentionné ça dans ses paroles Il dit que, que Jésus nous pardonne Des trucs comme ça Qu'est-ce que je veux dire moi Starfirullah. La ilaha Allah shadu Allah Muhammadan abduhu wa wa anna Isa abduhu rasul Allahu ahad Allahu s-samad lam yalid wa lam yulad Juste pour faire ici la contrebalance à l'impact de de ces paroles mais n'ai pas à être craintif ici à avoir peur de à chaque fois parce qu'encore une fois tant que moi je connais c'est quoi la vérité je connais c'est quoi haq c'est des choses qui sont claires des choses qui sont évidentes La vérité n'a pas peur de, du faux. Le Iman n'a pas peur du kufr, Ok, Donc ça c'est le problème. C'est encore une fois lorsque j'écoute, lorsque je prête écoute, lorsque je m'avance. Même si peut-être on va parler de ça lors de la, la, la séance prochaine. Pas la, prochaine la prochaine séance, Inch'Allah. Différence dans la langue entre sa mère et entre estima. Entre écouter et entre prêter volontairement écoute. Ce qu'on écoute dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont battées les qu'on écoute. C'est vrai ou non quand vous, allez dans, dans, dans les, quand vous allez dans un resto, dans un café, vous allez faire vos courses, est-ce qu'il n'y a pas de musique Est-ce qu'il n'y a pas de musique Est-ce qu'il y a pas des choses ridicules qui se disent -ce qu y a pas? Oui, mais est-ce qu'à est qu cause de ça, on va dire à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, deux fois, on va devoir prendre la fuite Non, on ne pourra pas vivre. Mais là, Allah azzawajal nous a... Imposé comme les savoirs, ils ont mentionné plus tôt. Différence entre sa et entre estimer. Il y a une différence entre quelque chose est passé, comme ça, j'ai écouté quelque chose, c'est là, et entre c'est moi qui va chercher. Que Je vais mettre de la musique maintenant, on, je vais mettre la radio parce qu'il y a une émission dans laquelle ils attaquent l'islam, j'aimerais ça, écouter ça maintenant. Là. Vous comprenez Grande différence entre, entre les deux. Donc ça, c'est des questions de, de, du, du cas par cas, mais en somme, le croyant comme Allah Azza wa Jalla dit. Wa idha marru bil que lorsqu'il y a lorsqu'il y a des faussetés lorsqu'il y a on ne devrait pas porter attention et se concentrer sauf si c'est pour une raison bien particulière d'y répliquer de rectifier avec la vérité que moi j'ai la capacité j'ai le ilm et la science. Oui, akhy, vu mm chrétiens -hmm. Oui. c'est ça. Le truc c'est que comme, comme tu viens de mentionner, Ari, le truc c'est que pas, le, les gens ils disent beaucoup c'est oh, il faudrait écouter il faudrait écouter à droite et à gauche pour trouver la sagesse pour trouver la hikmah, okay? j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, oui, mais est-ce qu'avec le vrai que j'ai appris, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de faux qui est entré avec Telle est la grande question. Okay le plus grand danger, c'est lorsqu'il y a du faux qui rentre, mélangé avec du vrai. Lorsque c'est seulement du faux, ça, c'est facile. Mais lorsque, c'est pour ça, la hazaudi dit, ouais, tel bisou, haqqa bil li wa tektumul, haqqa wa antum, talemou, tel bisou, c'est lorsqu'on mélange. Peut-être vous avez vu une vidéo comme ça de euh, rien, rien à voir directement avec, avec, avec le sujet. Mais euh, il y avait une vidéo qui s'est circulée sur Internet de TVA Nouvelles. Ils ont fait une petite, petite étude comme ça. Ils ont trouvé donc, que dans plusieurs supermarchés ici au Québec, il y avait de la viande. C'est écrit viande 100% bœuf. Okay? Mais lorsqu'ils ont pris ça dans des laboratoires pour faire quelques tests, ils ont trouvé qu'il y avait de la viande de porc. C'est mélangé. Et même que dans certains cas, ça dit h halal, comme ça. Et il y a de la viande de porc à l'intérieur, c'est de la viande hachée. Donc, lorsque c'est de la viande de porc, c'est facile de constater. Mais lorsque quelqu'un, il, il te met de la viande de bœuf, mais avec du porc à l'intérieur, ça c'est y'a le bitelbissouna, haqqa bilbatil, ça c'est vérité et, et le faux. Et c'est là où ça devient, encore une fois, difficile à distinguer. Surtout, surtout, surtout de nos jours. Pourquoi c'est parce que de nos jours, on a un flux extrêmement, extrêmement puissant, d'informations qui viennent, en plus de la même si j'ai la connaissance, mais si on commence juste par le flux, on n'a pas le temps de vérifier ouvre un compte Twitter ou un, ouvre un compte comme ça et juste n'importe quel sujet d'intérêt que tu as dans ta vie, fais un abonnement genre 20 ou 30 personnes à suivre comme ça, des personnes, des références ou des personnes connues et va essayer de filtrer entre le vrai et le faux à chaque jour. Impossible, juste le fait de suivre comme ça, c'est plus rapide que toi, comprenez Alors là, lorsque c'est mêlé le vrai et le faux et j'ajoute à ça que moi, je n'ai pas de Helm, je n'ai pas de science, je n'ai pas les bases, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je vais être écrasé. C'est normal, je vais être écrasé. C'est pour ça que ce qu'on écoute, c'est très important de savoir filtrer. Je ne prête pas mon écoute, que je dois savoir que ça c'est une ni'ma d'Allah Azza wa C'est sacré, ça a de la valeur, c'est prestigieux. Je ne la donne pas à n'importe qui qui me dit, viens je vais te dire quelque chose, vas-y parle. Comprenez Je suis ouvert d'esprit, vas-y parle. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui fait ça. Est-ce que de l'autre côté, est-ce qu'on fait ça regardez, les musulmans qui disent « Ah, il faut être ouvert d'esprit, il faut écouter tout. » Combien de fois est-ce qu'on a ici des athées qui viennent pour s'asseoir ici On a quand même 20 athées qui vont venir s'asseoir pour dire enfin, « On va entendre parler de la religion juste parce qu'on est ouvert d'esprit. » Combien de fois ça arrive Ça arrive rarement. Et les rares fois que ça arrive, il y a parfois des gens des... qui sont pas musulmans qui viennent mais les fois que ça arrive habituellement c'est que la personne elle a un certain intérêt pour elle cherche la vérité ok elle dit moi je suis ouvert j'aimerais ça trouver s'il y a des preuves j'aimerais ça apprendre votre religion mais quelqu'un qui ne croit pas du tout à l'islam qui vient ici pour s'asseoir et qui vient le jour de Eid de Ramadan il dit je vais fêter avec vous Eid parce que je suis très très ouvert d'esprit je vais porter comme ça un kamez comme ça un thawb blanc okay Tout, pour faire ride avec vous Ramadan et tout parce que je suis ouvert d'esprit ça arrive très très rarement oui c'est pour de pour le pour remplir la la boîte mais c'est une personne même si on va dire il l'a fait de façon sincère ok mais c'est une personne parmi combien ok combien de politiciens le font c'est rare ok donc ce Cette illusion de penser que tous les êtres humains de nos jours sont très ouverts d'esprit, que moi je devrais faire la même chose et aller écouter. Non, ma vie est précieuse, ma vie est limitée dans le temps. J'ai des ressources limitées, j'ai un temps qui est limité, j'ai une capacité d'assimilation assimil... en tant qu'être humain qui est limitée. J'ai pas du temps pour n'importe quoi. Il faut vraiment me prouver que quelque chose est est digne d'intérêt pour que je m'y rapproche. Si quelque chose n'a pas de, de bien pour moi dans la dunya ou dans la ahera, pas de temps pour ça. Vous comprenez C'est comme un businessman, là, comme un businessman qui sait, qu vraiment un vrai businessman qui, qui, fait, qui fait tourner des millions de dollars. On ne va pas lui dire, viens, viens, j'aimerais ça, passer une demi-heure avec toi pour discuter d'un nou, nouveau projet comme ça, un petit magasin qu'on pourrait ouvrir. Il faut vraiment travailler fort pour le convaincre qu'il vienne s'asseoir avec toi. La même chose pour moi. Pour moi, ma religion, ma foi, c'est mon business, C'est parce que c'est le business de de la akira. C'est vrai ou non C'est mon âme, c'est c'est c'est c'est mon avenir. Fait tirkuha aoumou birkuha. Là, il faut savoir, je je me mène vers où exactement. juste un dernier dix minutes comme ça, juste pour finir avec ce qu'on a vu pour aujourd'hui, comme comme comme matière. Wakasamir il lagui qala abnou Masrood. Al al Allah Azza wa الحنفيه هو الغناء الله عز وجل اذ اذا سمع اسمع اللغو اعرض عنه واذا سمع اللغو اعرض sur les details peut-être la semaine la, la séance prochaine inshallah et Allah عز وجل parle du laghwa qu'il se détourne du laghwa Muhammad ibn al-Hanafiyyah l'un des grands savants il a dit que ça ça parle de al-ghina la chanson Ibn Mas'ud radi ta'ala anhu il a dit al-ghina yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al al-baqla Les chansons, la musique, ça fait naître le l'hypocrisie dans le cœur. Automatique. Il n'y a personne qui dit « moi je suis, un, je suis une exception ». Si tu es une exception, ça veut dire que tu n'es pas un être humain. comprenez Parce que tu n'es pas comme les autres êtres humains. C'est ce que tu es en train de dire. « Ça fait naître le l'hypocrisie dans le cœur ».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 ça dans le cœur et l'amour pour le Coran dans le même cœur il y a l'un qui va expulser l'autre okay? ils ne peuvent pas être les deux ensemble à l'intérieur il y a personne qui aime beaucoup la musique et qui aime beaucoup le Coran be ça ne peut pas exister okay? celui qui aime beaucoup la musique très attaché à la musique eh bien, il va être gêné lorsqu'il écoute beaucoup de Coran de et celui qui aime beaucoup le Coran Il va être gêné lorsqu'il écoute de la, de la musique. C'est quoi la raison derrière ça c est, c est, est ce que quelqu'un pourrait, pourrait nous dire Oui. Parce que le Coran. Très bien. Donc parce que le Coran, il est sacré, ok. Bon, okay. comme Allah, c'est la parole d'Allah. On dira, Allah, Allah, Allah n'accepte pas d'associer. Allah Azza wa Jal Agnal shuraka alishik Allah Azza wa Jal Il n'accepte pas d'associer La parole d'Allah Azza wa n'accepte pas d'associer Dans le coeur D'un croyant Qu'est-ce qu'il y a aussi De par la nature de la chose Oui Yutkhil shaytan Donc certains ulama Ils ont dit que Le ghina Que la musique C'est la rukya du okay? La, la du croyant C'est le Quran. Donc tu as besoin de Healing de guérison spirituelle, c'est le Coran le dhikr d'Allah Azzawaj. Rukia du shaitan, c'est quoi C'est la musique et, et la chanson. Qu'est-ce qu'il y a aussi Est-ce que ce est pas certains, certains instruments spécifiques qui sont, qui sont interdus, ou... Laissons la question de fuq pour une autre fois, Inch'Allah. Mais parlons du principe. Parce que le principe, c'est deux choses. Le principe, c'est deux choses, ok Regardez, Soi, soyons, soyons francs, directs, sans compliquer les choses. Okay Parce qu'il y a des gens, ils vont entrer dans des questions de fuqq. Mais Ibn Hazm il a dit, Ghazali il a dit, telle chose il a dit, là il va ramener des exceptions, certains ulama ils ont dit le douf, ils ont... Ok. Juste pour au moins, si on peut s'entendre sur une seule chose, qui nous règle... Afouel Parce que c'est deux messages qu'on Ok, on va revenir à la question. Excuse-moi parce que là j'ai dû prendre une petite parenthèse à cause de la question du frère. Ok Si on peut résoudre le 99% 99,99% 99 de la réalité déjà were good, ok? La musique que les gens écoutent aujourd'hui, est-ce que c'est la musique de Ibn Hazm et de L'industrie de la musique, c'est quoi? Il y a personne. Si tu vas mettre cette musique pour Imam Ibn Hazm, il va s'évanouir sur place. Vous comprenez? On n'est pas ici dans un douf, que certains savent dire que douf on peut le faire, d'autres ils disent non c'est juste pour les femmes, non est-ce que c'est pour les hommes aussi Ok, est-ce que c'est juste lorsqu'il y a le mariage, il ride et tout, c'est tout à chaque fois qu'on peut utiliser le douf. On ne parle pas de ça, on parle de nos jours que tout le monde le sait, c'est une industrie satanique là, c'est ouvert, c'est déclaré, ok, c'est une industrie satanique. C'est quoi la musique aujourd'hui C'est qui les musiciens C'est des personnes, euh, personnes qui qui font encourager le bien. C'est quoi les, c'est quoi les paroles Même si tu enlèves la musique, tu gardes garde les chants qu'elle aime. Prends cette, ces mêmes chansons, prends ces mêmes chansons, ces mêmes paroles écrites sans même soient, sans même des effets ni rien du tout, juste écrites. Reviens 50 ans en arrière, va voir euh, un musulman, un chrétien, un juif, n'importe quelle personne qui revient 50 années en arrière, qui a des enfants et dit lui tes enfants vont lire ça un jour. Il va te dire, c'est incroyable, impossible. Vous comprenez Ça, c'est le shaitan qui parle lui-même. Ce n'est même pas de shaitan, c'est le shaitan direct, c'est le shaitan qui vous parle. Donc, c'est très connu. De nos jours, les, surtout les, les, les gens du rap et tout, que les gens écoutent, ça, c'est de, de shaitan, c'est à outrance, c'est flagrant, c'est face à face, direct. Il n'y a pas un aql, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Allah Azza qui dit que ça c'est halal. Comprenez Parce que si c'était halal, si c'était halal, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire, écoutez bien ça, que prends les, les, les, les chansons comme ça, les top 10 et les top 100 et le top 1000, je ne sais pas quoi, ramène-moi les lyrics comme ça, les paroles, enlève la chanson et tout, ça veut dire si c'est halal, si c'est halal, tu peux m'amener ça écrite, et moi dans la halaqa je vais dire on va faire une pause, okay? je vais vous lire quelque chose de très intéressant. Je vais vous lire comme ça pendant 5 minutes des parents, vous allez dire, c'est pas de problème, c'est halal. C'est quoi le problème Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de le lire moi Dans, dans la halaqa, si c'est halal, il si n'y a pas de problème. Okay? Donc, c'est de ça qu'on parle. Après ça, les, les petites questions de détail, de fuqh avec Ibn Hazm et tout, ça, ça regarde, c'est tu sais qui Ça regarde la vieille madame dans le village qui on en écoute encore, elle, fait, elle a son petit dof comme ça, elle fait tac tac tac comme ça, le petit tam-tam et là elle nous demande est-ce que c'est halal ou non dans le fiqh, ok On parle à elle Mainstream aujourd'hui on parle de shaitan, direct donc là c'est indiscutable, oui je vais mentionner la réponse à la question tout à l'heure tu vas avoir une réponse à travers ça okay? C'est pourquoi est-ce que les ulama pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça c'est quoi la différence dans la nature il dit ici déjà la nature du message des deux c'est quoi le message du coran C'est un message de... qui contient des restrictions. Oui ou non Il okay? ne faut pas être gêné de dire ça. Okay? Il y a des gens qui sont gênés de dire que le est contraint. Non, le c'est une législation. C'est Shara'ullah Ça cont... contient des... des restrictions. Une restriction, il n'y les... a aucun mal dans les restrictions. Bien au contraire, de nos jours, il y a des gens en Occident, qui okay, encore une fois, parfois athées, parfois, mais une fois les fameuses personnes qui sont dans la quête pour le succès, mais qui n'ont pas vraiment compris c'est quoi l'étendue du succès, mais bref. Ils disent un principe très connu. Beaucoup en font la promotion. Il y a des gens qui ont écrit des livres sur ça et tout. Il y a des gens ils se vantent là. Il va faire une conférence sur ça, ok Alors que dans la halaq, on parle de beaucoup mieux que ça. Le gars, il fait une conférence, il m'en donne. Discipline is freedom. La discipline, c'est égal à à liberté ça c'est un principe dont il y a plusieurs occidentaux qui en font la, qui en font la, la promotion encore une fois les gars qui font des feel good comme ça conférences et ainsi de suite discipline is freedom les restrictions c'est ça te donne la liberté parce que ça te permet de ne pas faire certaines choses qui sont bêtes et qui te mettent dans les troubles et que ça va réduire ta liberté le Coran il est là pour nous libérer avec des restrictions d'Allah Azza wa pour nous éloigner du trouble des problèmes Alors, Quran Coran, c'est taqyid. Est-ce que l'âme, de par sa nature, elle aime ça, les restrictions? Non. La musique, est-ce que c'est pour faire des restrictions? C'est quand, quand vous avez peut-être, ça fait 20-30 ans, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est quand que vous avez entendu parler d'une chanson qui fait des restrictions. Il faudrait pas faire ça, et il faudrait faire ça, et ne fait jamais ça. Non. La musique, ça vit, les chansons, ça vit dans l'imaginaire, dans le monde qui est ouvert à tout ce que fait, tout ce que tu veux, c'est -ce pas Il y a même de la musique de nos jours qui appelle à tuer des autres, à faire des crimes que donc c'est normal que l'âme, elle neffsou, elle amara tout bisou, l'âme qui est derrière les passions et la tentation, elle trouve son repos dans dans la musique. Tout est ouvert, il y a plus de balises. Så får du en meddelande. Och de såg honom och de såg honom som den största motståndaren för sin lust, sin lust för att få är det som är det är det som som är så populär. Och Och som det att Ça baigne dans des illusions, des choses qui n'existent pas. Okay? Ça parle des tentations. Allez faire une, allez faire un, une petite étude comme ça, de, de la musique encore une fois, les chansons. C'est quoi les mots qui reviennent le plus Love, ok, toujours love, love, love, love, love. Donc juste avec le mot love, il peut faire, je ne sais pas moi, comme, comme, comme, comme il y a de chansons. Okay? C'est quoi ça love Quelque chose très général, tu peux mettre du n'importe quoi à l'intérieur. Okay? parce que love encore une fois c'est hawa c'est hawa mata Hawa c'est c'est exactement ça le sens de hawa c'est love mais hawa oui il y a l'amour qui est bon il y a l'amour qui n'est pas qui n'est pas bon c'est pas n'importe quel amour qui est bon dans la religion d'Allah Il y a l'amour de la dunia. est ce que les chansons sont là pour la akhirah non donc la chanson c'est une c'est un promotion c'est une promotion de quelque chose c'est un message pour quelque chose et cette promotion là elle a l'effet contraire du dhikr C'est quoi l'effet du zikr Le zikr c'est quoi Allez, on fait un, un, petit, un petit rappel, de une petite révision de l'autre fois. Le zikr c'est quoi Rappel d'Allah Azzawajal et de Et de l'au-delà, de l'au-delà. Okay. On, on, on est d'accord On est d'accord là-dessus Est-ce qu'il y a quelqu'un qui un jour il a déjà fait le plus qu'il qu faisait zikr le plus qu'il pensait à l'argent Le plus qu'il faisait zikr, le plus qu'il pensait à agrandir sa maison et acheter, de, acheter un nouveau sofa et tout Donc zikr c'est pas pour nous rappeler la dunya C'est pour nous rappeler la La akhira La chanson c'est le zikr opposé C'est pour nous rappeler quoi La dunya okay? C'est les shahawat et la dunya C'est pour nous attacher à la dunya C'est deux messages contraires Deux messages complètement opposés Donc là en théorie si je me permettais Si je pouvais avoir les deux dans mon cœur, Déjà je serais dans une situation problématique okay? J'ai pris entre deux là. Je ne sais plus quelle, quelle force suivre Mais là, on a dit que ça ne reste pas les deux ensemble. Il y a l'un qui part, l'autre qui reste. L'autre dimension aussi, très rapidement, c'est que la chanson, elle est très, très, très très axée sur les émotions. Et pas sur la raison, sur le akl, Ok? Vous le savez très bien que la musique, c'est une science. Il y a des gens de nos jours qui, ont, qui font un baccalauréat, des maîtrises en musique. Pourquoi C'est parce que c'est toute une étude d'influence. La même musique, les mêmes paroles pourraient être présentées de façon qui va te donner un sens de tristesse ou un sens de, de joie. Ça contrôle mes émotions. Si ça contrôle mes émotions, c'est grave. C'est une ruqya. Comprenez, c'est une ruqya. C'est exact, c'est de la magie. C'est une ruqya mais de as -shayta bref, le sujet est grand mais j'aimerais terminer avec un dernier point avant de prendre les questions qui restent lorsqu'on parle de la musique il euh, y a quelque chose qui se rapproche de la musique, qui est moindre mais même la simple poésie mettons de côté la musique la simple poésie quelle, quelle est la position de l'islam sur la poésie il y a des textes qui prouvent que la poésie est bonne parfois parce que le prophète sallallahu il écoutait de la poésie de certains des soeurs et de ses compagnons ainsi de suite les ulémas de l'islam ils ont utilisé la poésie ainsi mais il y a des textes aussi qui nous parlent du mal de la poésie comme dans sourate shu'ara il y a toute une sourate qui s'appelle sourate des des poètes allez lire ça à la maison à la fin de la sourate vous allez trouver on n'a pas le temps maintenant de couvrir tout tous les versets c'est facile de trouver ça dans le coran Et le prophète, dans Sahih al-Bukhari, il a dit que si le djauf de l'un d'entre vous, le djauf, c'est ce qui est le vide à l'intérieur, ça veut dire la bouche et tout ce qui est connecté, tout le vide qui est à l'intérieur de nous, l'estomac et ainsi de suite, qu'il soit rempli par le qaykh, le pu, c'est mieux pour la personne qu'un djauf qui est rempli de poésie. Donc, hadith authentique. Les ulama, ils disent, ça c'est pour la personne qui est tellement attaché à la poésie, que c'est toute sa vie. Il, nuit et jour, c'est la poésie. Moins pire, mais ça donne une idée de ce qui est pire. Okay? Donc, chi'ar, même le chi'ar qui est larou, ça veut dire un chi'ar qui n'est pas dans le haram, qui n'est pas dans, dans le fouch. Même ce qui est licite comme le chi'ar, les savants ils disent ça doit être... Soit pour une raison particulière de hadib ou bien pour défendre la vérité, défendre l'Islam comme outil médiatique, ou bien ça doit être quoi Ça doit être tarwihi al-nafs pour prendre un repos du divertissement, mais ça, ça doit être quoi de façon de temps à autre Comme certains ulama ils disaient les Sahaba radıyallahu ta'alahum comme lorsqu'ils construisaient la maison, le masjid de la Médine. Medina du prophète Rasmi disait le cher donc certains ulama disaient lorsque la el neuf elle fait quelque chose d'ennuyant lors du lors du voyage elle fait un effort physique autre chose qu'elle a besoin un peu de tarwih là on peut dire de la poésie ce qui rentre un peu dans ça aujourd'hui je dis un peu parce que ça commence à aller de l'autre côté ok les fameux nashid ok les nashid c'est quoi les nashid je vais finir avec ce point Charles les nashid c'est pas une ibada ok les nashid c'est pas une ibada Les naïchides, ce n'est pas un rituel d'islam, parce qu'il y a des gens ils appellent ça les chants islamiques. Il n'y a pas de chants islamiques. Les naïchides, si c'est des paroles qui sont bonnes, qui sont correctes, ainsi de suite, oui, il n'y a pas de problème, à condition que ce soit quoi? de temps à autre. On a dit s'il n'y a pas de musique, okay? parce qu'il y a des naïchides... Comme la plupart des nachides de nos jours produisent halas, là, c'est fini, là. A, parce qu'avant, c'était comme ça, après ça, on arrivait à 50%, mais là, on a dépassé les 50%. La plupart de nos jours, la plupart des nachides qui sortent, c'est de la musique. Ce n'est pas, pas des nachides, c'est de, de la musique. Mais bref, on va laisser ce, ce point. Mais si on dit des nachides, juste un nachide, ça veut dire de la poésie, mais chantée mais sans avoir des effets qui la transforment en, en musique. Ça, de 1, première condition... Que ce ne soit pas fréquent, toujours, nuit et jour. Okay? Parce qu'on euh, a une seule langue et deux oreilles. Si toujours je suis en train d'écouter l'inachide et de chanter ben je ne vais pas lire le Coran, faire le dhikr d'Allah et écouter le Coran et le dhikr d'Allah Azzawaj. De deux, encore plus important. C'est que ce n'est pas une quorba. C'est ça que plusieurs personnes ne comprennent pas. Ce n'est pas une bonne œuvre, là. Ce n'est pas une ibadah, OK Ce n'est pas comme avant. L'an dernier, j'écoutais la musique. Maintenant, alhamdoulilah, j'écoute plus la musique. J'écoute les nachids. Ça me rapproche, rapproche d'Allah. Non. Les nachids, ça ne te rapproche pas d'Allah Azzaud. Les nachids, c'est pour ma propre passion. Même quand c'est halal, it's for my good. C'est comme lorsque je mange et lorsque je sors pour marcher dans la nature c'est pour moi, c'est pas une ibada. ça fait pas partie de l'islam parce qu'il y a des gens qui pensent C'est comme euh, je suis devenu pratiquant maintenant je dis des nachids pour... non, c'est pas une ibadah okay? la ibadah c'est lire le Coran faire le dhikr d'Allah parler du prophète wa sallam, parler d'Allah et ainsi de suite le sujet est grand mais j'espère au moins qu'on a eu certains repères et peut-être notre fois on va parler un peu plus en détail est-ce qu'il y a des questions avant de clore oui achi L'encouragerait à faire quoi L'encouragerait à faire quoi Mais pour faire quoi avec ce talent Oui, on, on est d'accord que la belle voix, c'est c'est un don dans la zone. Ça, on est d'accord, Nirmadallah. Mais on l'utilise dans quoi C'est ça la question. Mais si c'est est-ce qu'on utilise un talent que Allah Azza wa Jai nous accorde dans quelque chose qu'Allah Azza wa n'aime pas? Si quelqu'un, regarde, je te donne un exemple. Si quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, Allah Azza wa Jai lui a donné beaucoup de beauté, est-ce qu'on va lui dire Allah Azza wa t'a donné un grand talent, quelque chose, une très spécifique, tu devrais sortir dans la rue pour attirer les personnes du sexe opposé? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, parce que c'est utiliser une ni'ma d'Allah Azzawajal dans, dans le haram. Quelqu'un qui a la force physique, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est très très fort là, très très fort, MashaAllah, très très fort, et très intelligent, très malin, de par sa nature. Et il essaie de gagner sa vie avec le halal, il essaie de travailler, de vendre des légumes, de porter du bois, mais il n'arrive pas à se faire de l'argent. Il essaie, il essaie, il dit « Regarde, je suis très ça mais vous dire, Allah t'a donné du talent. » Allah t'a donné la force physique, Allah t'a donné, tu es quelqu'un de malin, très intelligent, développe-toi une gang de voleurs comme ça. Tu peux braquer des, des banques, tu peux faire... Est-ce qu'on peut dire ça Non, parce que c'est un don, mais ça ne veut pas dire je vais l'utiliser dans, dans le mal. Le don, il faut toujours... Oui, je vais dire à quelqu'un, Allah Azza wa t'as donné un don, une belle voix. Apprends le Coran, apprends le Tadwid, tu vas attirer des gens vers le message d'Allah Azzawajal et avec ça, il n'y a pas de mal si tu peux faire quelques nachids de façon exceptionnelle de temps à autre sans que ce, ça devienne un, un business comme ça, une industrie, vous comprenez Sans que ça se transforme comme de nos jours. C'est une industrie là, comme l'industrie de la musique. C'est les nachids, c'est mouchid à temps plein comme ça et il y a même de l'argent qui rentre dans ça et des contrats d'exclusivité et ainsi de suite. Donc là, ça devient ma vie. C'est complètement différent ici. Oui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas encore une fois, si ce n'est pas de la musique, des chants pour l'alphabet et ainsi de suite, la ce qui est pour les enfants, bien sûr, on est beaucoup plus permissif que ce qui est pour, pour les adultes. Ce n'est pas la même chance. Oui, Akhi. Excellente question. Donc jusqu'à quel point est-ce qu'on est blâmable pour notre ignorance dans la religion d'Allah Azzarut On est blâmable à chaque fois qu'il y a quelque chose de nécessaire à apprendre, des choses, des questions clés de notre religion ou bien de notre vie, et qu'on a la science qui est abordable, qu'on peut trouver la réponse, mais que moi je n'ai pas la réponse parce que je me détourne. Ça, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends Je vais donner un exemple encore une fois. Exemple classique, il se répète toujours. Les fameuses shubuhat ambiguïtés que les gens, ils ont, que plusieurs musulmans, ils ont sur leur propre religion. Comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un, il va te dire, ça c'est classique, okay, ça, ça revient toujours. Euh, Sahir Bukhari, je ne sais pas vraiment là, je ne pense pas que c'est authentique. Ils parlent ils disent, ok, mais, mais tu sais quoi, tu peux trouver la, la réponse. Mais où est-ce que je peux trouver Donne-moi la réponse. Mais je ne peux pas te donner la réponse en 5 minutes, parce que c'est un grand sujet. Demain, Inch'Allah, à l'université, ou au masjid, ou la semaine prochaine, va avoir une conférence, un spécialiste dans le domaine qui va nous parler de ça pendant deux heures. Il va ra ramener les réponses. « Ouais, mais tu sais quoi J'ai un match de soccer, de foot avec mes amis. » Là, il faut se décider, est-ce que le match de foot, c'est ça qui est plus important Ou c'est de connaître la réponse définitive Est-ce que Sahih Bukhari, c'est vrai ou c'est pas vrai Parce que ça, ça fait toute une différence dans ma religion. On s'entend Si je dis que Bukhari, c'est pas vrai, c'est une chose. Si je dis que Bukhari, c'est vrai, c'est une autre chose. Donc, si ma religion n'est vraiment pas importante pour moi, importante pour moi, au point de dire que ma religion, je ne suis pas prêt à sacrifier même un match de foot pour ça. Je suis à blâmer pour l'ignorance. Je ne peux pas venir devant l'Azaudé le jour d'être et dire, Allah, moi, je ne savais pas. Il y a des gens, ils disaient, mais d'autres, ils disaient. Non. Le Hujja, elle est là, la possibilité d'apprendre. Donc, tant qu'il y a possibilité d'apprendre, qu'on réalise l'importance d'apprendre cette chose, Mais que on keu détourne, sätter på person ågård vad du visar bokad i Koran. Mångrida, mångrida, mångrida. Iqtar balinnas hissa bokom, Ma men zikren lahiatan Allah Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det. Det Est-ce qu'ils peuvent pas comprendre? Ils n'ont pas des oreilles? Non. Moi, je euh, leur donne. Laisse, laisse-nous tranquilles. On a, a d'autres choses à faire. Mais c'est quoi d'autres choses à faire? Est-ce que c'est manger le pain? Là où il y a la aboune, divertissement. Il y a un match de foot, il y a un truc Netflix et tout. Ok? C'est normal. Mais c'est incroyable. Regardez. Je sais que. Les gens peut-être sont pas habitués à ça, mais juste avec une petite réflexion pour un muslim, c'est incroyable d'imaginer qu'un muslim passe deux trois jours de sa semaine consécutive sans ouvrir le livre d'Allah Azzawud, sans lire le Coran al-Karim de nos jours. Et en plus de ça, de prétendre et de dire que je n'ai pas le temps. Mais tiens, qu'est-ce que tu as fait tes derniers deux 3 trois jours okay Combien d'heures sur Facebook, combien de films tu as regardé sur Netflix, combien d'émissions, combien de, de cafés tu as pris dehors, combien tout ça et tu n'as pas de temps pour la parole d'Allah Azzawajal, mais qu'est-ce que tu vas amener comme réponse le jour dernier? Qu'est-ce que tu vas je, je trouve dis moi je, je trouve pas je n'arrive pas à trouver la réponse, vous comprenez? C'est vraiment difficile là, c'est incroyable subhanallah. Un aimant très puissant, mais de l'autre côté, regarde, on a tendance un peu à... Moi, je te dis, je pense personnellement, on a tendance à dramatiser ça. Oui, la dunya, oui, la fitna de la dunya, mais de l'autre côté, c'est notre faiblesse immense. Okay? Parce qu'on n'est pas dans une fitna de dunya, oui, les tentations et ainsi de suite, mais crois-moi, si, si on parle, juste nous qui sommes ici, okay, même si peut-être d'autres personnes ne nous réalisent pas ça, je ne pas dire que c'est le paradis sur terre, Mais dans ce coin du monde dans lequel tu vis, oui, il y a beaucoup de shahawats, il y a beaucoup de tentations, mais celui qui prétend, regardez, si quelqu'un me dit ici que c'est difficile pour moi de pratiquer ma religion, je ne sais pas comment tu vas pratiquer ta religion ailleurs dans le monde. Comprenez Est-ce que vous savez qu'il y a des musulmans qui passent par des camps de concentration de nos jours, de l'Inquisition, en Chine Vous imaginez ça Il y a des musulmans qui fuient la guerre dans des navires, qui fuient avec leurs familles, qui sont dans un bateau, qui sont au milieu de l'océan, qui essayent de trouver un petit toit dans lequel ils peuvent dormir une nuit sans être effrayés. Et quelqu'un qui vit dans la néma et qui vit dans le luxe et qui vit et qui a toutes les nourritures du monde qui sont à sa disposition avec une application comme ça qu'on ramène ça chez lui à la maison et qu'il y a de l'argent, et qu'il y a la voiture de luxe et tout, il me dit, c'est très difficile de pratiquer l'islam de nos jours. Parce que dans les médias, ils ont parlé des musulmans hier la nuit. Ah oui, ah oui, subhanallah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez toi à la maison avec la force pour te dire, mange le porc devant moi maintenant, bois l'alcool maintenant devant moi, insulte Allah Azza wa Jal devant moi maintenant, est-ce que ça s'est arrivé Non. Donc là, c'est la faiblesse de l'Iman, c'est le manque de détermination des personnes. Ce n'est pas la Dunia, oui, la Dunia, oui, la Dunia, la dunia elle va être là et elle va s'intensifier le plus qu'on se rapproche des, de la fin des temps. Si on se plaint aujourd'hui de la Dunia, qu'est-ce qu'on va faire si demain déjà, il va sortir lui-même, l'antéchrist Qu'est-ce qui va arriver Si dans un an, ça va être l'antéchrist, dans dix ans, ça va être l'antéchrist, moi, je vais être vivant. Si je n'arrive pas à pratiquer ma religion maintenant, maintenant, regarde, encore une fois, regarde, regarde le vide. C'est pas comme la, la centième halakah qui existe dans cette ville, ok C'est parmi les rares halakah qu'il y, y a quoi En français, en anglais, combien de halakah par semaine Cinq, six, sept, peut-être maximum comme ça, ok Même celle en arabe de nos jours, dans le temps, oui, ma faisait halakah en arabe, les gens ils venaient au moins. Maintenant, même en arabe, il y a, il y a plus de halakah, mais les gens ils sont où Comment ils vont apprendre leur religion C'est grave. C'est normal que la religion elle part avec ça parce qu'il n'y a pas de déc, il n'y a pas de rappel. Parce oui. mm -hmm. Regardez, votre question est très très importante parce qu'elle vient de rappeler ici un hadith que j'ai oublié de citer parce que j'avais effacé tout le tableau à cause de ce hadith au début de la halakham mais là j'ai oublié, ok On va finir avec ce hadith. Ce hadith-là, il nous explique tout. Tout ce qu'on est en train de poser ici comme question. Dans le hadith authentique, il dit Ibn Mas'oud radhiyallahu ta'ala anhu « Khatta Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan murabba'an » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a tracé un carré comme ça. Il l'a tracé sur la terre, probablement, comme les ulamas, il dit sur le sable. Et il a tracé du centre une ligne qui est sortie vers l'extérieur. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis comme ça des petites lignes connectées à la grande ligne qui est à l'intérieur. Ça c'est à peu près le dessin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour ses compagnons. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa a c'est le hadith authentique. al ça c'est l'être humain, ça c'est pour illustrer la réalité de l'être humain. que le carré c'est quoi? C'est son hajal, c'est son vrai délai de vie, condamné à une date de décès, que Allah il a déjà écrit, que ça, ça tu ne peux pas sortir de ça. Ça, c'est notre espérance de vie personnelle. Il n'y a personne qui sort de là. Par contre, il dit que le prophète, que cette ligne qui va de, du centre et qui dépasse, « C'est quoi l'amel ?» L'espoir. Ça, c'est les projets du futur. Et la, la vision. La vision. Dans ma vie, j'ai une vision. C'est des projets j'aimerais partir au Mexique et Cuba, et après ça, ça va être, je sais quoi, en Asie, l'Inde, je vais découvrir, je vais faire, j'ai acheté une maison là-bas, une autre maison au bled aussi, et, euh, et mon commerce, je vais la grandir, et je vais avoir une deuxième franchise, de c'est très grand. Et toujours, toujours, pour l'être humain, parce qu'il est d'alouman jahula, il est ignorant, il est pas mal naïf, cet être humain, sa vision, elle dépasse toujours ce cadre, ce petit carré ici, vous comprenez Et il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam que ces petits traits khatat qui sont à l'intérieur al a'rad. Fa in akhtahu hadha nahashahu hadha wa in akhtahu hadha nahashahu hadha. Ça c'est les petits accidents que Allah azza wa lui envoie. Comme rappel, maladie grave et il pensait qu'il allait mourir après ça Allah azza wa jalla guéri. Accident de voiture, l'auto, elle s'est tournée trois fois dans les airs, tombée et il est sorti indemne. Ça, ça reste à l'intérieur, ça ne va rien te faire. Mais une fois que tu as atteint ce point, fini. Alors le problème qu'on a, c'est quoi C'est qu'on n'est pas conscient de cette dangereuse ligne qui s'étend beaucoup à l'extérieur. Comprenez Beaucoup à l'extérieur. Aujourd'hui, justement, c'est notre sujet de la hotba dans le masjid, c'est parce que il y avait un frère, rahimahullah, il est mort, ça fait deux ou trois jours, qui était parmi les les frères, les membres les plus présents dans le masjid dans lequel je, je faisais la hotba aujourd'hui. Ce frère, dans la quarantaine, qui a deux enfants, je l'ai vu là la, la avant dernière fois, je l'ai vu, c'était une fête de Eid lors du dernier Eid, ok C'est un frère et le frère il était normal comme n'importe quelle personne ici en très bonne santé. Et quelques temps après, il m'a dit, ça fait à peine peut-être deux mois avant aujourd'hui, il m'a dit, ah tu sais, tel frère, il est rentré à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a Il avait juste un peu mal à l'estomac et tout. Ok, Charles, là j'aimerais ça, le visiter. Le frère m'a dit, ok, je vais t'envoyer sa chambre et tout. Après ça, j'ai dit, ok, la semaine d'après, tu ne m'as pas envoyé la chambre, je voulais visiter. Le frère m'a dit, non, non, il est sorti, Hamdul. Ok, Hamdul. Le frère, je l'ai vu, ça fait trois semaines, dans la Dumura. Salam comme ça va, ça va, Hamdul. Oui, ça va mieux, Hamdul. Ah, dernière information cette, cette semaine, frère il est mort, Ça c'est la vérité de la vie, c'est comme ça. Mais est-ce que les gens, la majorité des gens sont conscients de ça? Non, ils ne sont pas conscients de ça. C'est ouais, Inch'Allah un jour, un jour je vais faire le Hajj, un jour je vais faire, je vais commencer à salat, un jour. Mais ce un jour, ben un jour il ne va plus venir ce jour. Vous comprenez?